Wan Qibla présente le cœur en action, Medehri Dussalikin. M'ismèle au wa au salat, au salam, au salam, au salam, au salam, au salam, au salam, au billahi au salam, au salam, au salam, au salam, au salam, au salam, au salam, au salam, فلا salam, au salam, au salam, au salam, au salam, au Kajsor en islam, bienvenue donc à une nouvelle séance de l'étude de Madari de Salikin ou bien le sentier des itinérants dans lequel on est en train d'étudier ensemble, de partager certains enseignements importants sur les états du cœur ou bien les actions du cœur ou bien... Le cœur en action, ça veut dire la spiritualité, mais selon la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec ce fameux livre de l'imam, Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala. On rappelle encore une fois, pour les personnes qui peut-être c'est la première fois ou bien la deuxième fois ou autre chose, pour les personnes qui n'étaient pas présentes lors de l'introduction au tout début, que ce livre-là est considéré comme étant l'un des livres les plus avancés les plus approfondies concernant la spiritualité en islam on aurait pu choisir un autre livre dans lequel on peut résumer chaque station comme par exemple le repentir en une demi-heure et après ça passer à la prochaine mais vu que on n'a pas vraiment l'occasion de beaucoup se voir et de faire des halaqas chaque jour alors on préfère y aller directement avec ce qui est profond et ce qui est précis taala surtout qu'il ne s'agit pas ici de jurisprudence ou bien d'un sujet que plusieurs personnes pourraient ne pas maîtriser si vous ne connaissez pas les bases c'est pour ça que lorsqu'il y a trait de la spiritualité ou bien des actions du cœur on préfère directement aller avec les détails on parlait la dernière fois qui pourrait nous rappeler on est en train de parler de quelle station de quelle action exactement le repentir ou bien encore une fois pour, incha'Allah ta'ala, offrir service aux personnes qui n'étaient pas présentes avec nous auparavant, qui pourraient nous rappeler très brièvement c'est quoi la définition de « du « Repentir ». C'est quoi le « Repentir » En deux, trois, quatre mots, de façon très brève. J'espère, incha'Allah, qu'après toutes ces séances, que tout le monde connaît ce quoi la définition du « Repentir » en moi. Oui Revenir vers le chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Revenir vers Allah, azza wa ta'ala, revenir vers le droit chemin. La guider, c'est d'être sur le droit chemin. Toujours, on demande à Allah Azza wa Jal, « Ehdina al-sirat al-mustaqim » dans sourate surat Al-Fatihah, lors de notre prière, on demande à Allah Azza wa de nous guider vers le droit chemin. Parfois, ce droit chemin, on va dévier un peu. On va perdre le fil de ce droit chemin. Ta'ouba c'est de revenir vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, revenir vers la droiture et vers le bien. Qui pourrait nous rappeler encore une fois, on est en train de faire un bref rappel, très bref rappel des, ba des bases et des de Taouba, quelles sont les conditions qui font en sorte que le repentir est accepté par Allah, que le repentir soit valide arabe, français, anglais, comme tu veux. Al iqlaa donc de cesser tout de suite, cesser de commettre le péché, ou bien l'erreur, ou bien les mauvaises choses qu'on faisait. Ferme, résolution de ne plus revenir vers ces mauvaises œuvres. Qu'est-ce qu'on a aussi Anadam, le regret. Ça, c'est le cœur de la tauba, c'est le regret. Donc, le cœur du repentir, c'est le regret en termes de sentiment. C'est ce qui est à l'intérieur du cœur. L'essentiel du repentir à l'extérieur, c'est de cesser, de cesser à vendre, de cesser l'action en tant que telle. Ça, c'est deux composantes principales. Après ça, bien sûr, dans certaines situations, on est amené à ajouter une quatrième condition qui est de restituer le droit d'autrui si on avait fait du mal à une autre personne, pris ses droits, son argent, ses biens, et ainsi de suite. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va aller très, va étudier certaines questions très profondes. C'est de la chirurgie, Inch'Allah, concernant la tauba le repentir, ainsi que les péchés. On va vous demander, InshAllah, d'être très attentif, InshAllah, d'être bien concentré, Inch'Allah, Azzawajal, parce que ça peut paraître compliqué pour certaines personnes, a priori. Et ce n'est pas le cas, InshAllah. c'est juste que c'est la première fois que vous allez entendre certains éléments, donc ça peut faire perdre au début, mais c'est très important. Aujourd'hui, InshAllah, on va commencer à traiter de la question de pourquoi est-ce que L'être humain, incluant le croyant, pourquoi est-ce qu'on commet des péchés Pourquoi est-ce qu'Allah a écrit qu'on commette des péchés et qu'on fasse le repentir après Pourquoi tout ça On va commencer à parler de ça, inshallah et ça va nous mettre un lien avec le destin ou bien la prédestination ou bien le qadar, comme on va le voir, inshallah subhanahu wa ta'ala. On répète et on rappelle pour la unième fois, encore une fois, s'il y a des personnes qui n'étaient pas là la dernière fois que ce n'est pas ici la spiritualité, c'est pas nécessairement académique, ça importe peu vous allez voir, on va dire le premier point, le deuxième point, t'as pas à tout connaître par cœur. tu dois ici comprendre, assimiler ça doit entrer à l'intérieur du cœur et dans ta relation entre toi et entre Allah subhanahu wa ta'ala c'est pas un cours académique ici, c'est important de comprendre le lien entre 1 et 2 et 3 et ainsi de suite la dernière fois on a parlé de La vérité du repentir. C'est quoi le repentir? Aujourd'hui, on va commencer en parlant des secrets de la vérité du repentir. at <rires> Les secrets de la vérité du repentir en tant que tel. Il y a trois secrets importants. Premier point, il nous dit ici <inaudible> Tamīzu at-tuqā minā al-'izzah an yakūna al-maqṣūd min at Première chose, c'est de comprendre quelle est la raison, quelle est la motivation première de mon repentir. Est-ce que la motivation première de mon repentir, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien c'est de chercher une certaine noblesse De chercher une certaine nobles parce que qu'est-ce qui nous dit si l'imam Ibn Al-Qayyim on va commencer en donnant des exemples insha Allah Taala la yuridu bidhalika 'izzat ta'ati fa inna lit-ta'ati wa lit-tawbah 'izzan dhahiran wa in 'alima annaha pourquoi parce que l'obéissance d'Allah elle vient avec une certaine nobles et ça en passant peut-être que des personnes qui sont très jeunes ne vont pas comprendre ces paroles mais le plus que la personne avance dans l'âge, puisque la personne va grandir le plus qu'elle va réaliser ceci. Personne qui est, on parle ici bien sûr, dans un cadre entre nous en tant que musulmans, okay quelqu'un qui n'est pas musulman et qui ne comprend pas encore les bases de l'islam et qui n'est pas convaincu des bases de l'islam, c'est certain qu'on n'est pas dans le même paradigme, dans le même cadre de pensée. Mais nous en tant que musulmans, quelqu'un qui a atteint un certain âge, Par exemple, quelqu'un qui est un père, qui est un parent, qui a 40 ans, qui a 50 ans et qui boit de l'alcool, par exemple. Les gens vont penser quoi? À fait pas, par exemple, quelqu'un qui ne fait pas la prière. 40 ans, 5 ans 5, 50 ans, 50 ne fait pas la salat, Jamais aller pour faire le hajj, le pèlerinage. Mange le haram, ainsi de suite. Les gens, même s'ils ne vont pas le dire, mais encore une fois, au sein de notre communauté, pour que personne ne dise « Ah, oh, mais non, non, on parle ici, nous, en tant que musulmans. » Dans une halata sur l'islam, et nous, en tant que musulmans. Les gens vont prendre une certaine distance, même dans l'échange de la dounia, faire affaire avec cette personne-là en termes d'argent, et ainsi de suite. C'est pour ça que, on va vous donner un autre, un autre exemple. La même personne... Fait pas la salade et boit l'alcool et ainsi de suite. Et elle a un magasin pour viand, pour vendre la viande halal. Un coin de rue plus loin, il y a un autre propriétaire d'un magasin qui vient qui qui va vendre la viande halal et qui lui, il est à chaque jour au Masjid et ainsi de suite et il va faire la Umra le pèlerinage mineur à la Mecque presque presque à chaque année et ainsi de suite. La perception des gens. Quel va être l'effet Les gens vont, vont aller acheter surtout chez, chez, chez qui exactement Ne me dites pas que non, non, les gens vont dire je vais juste chercher le, le moins cher. C'est pas vrai. Beaucoup de personnes vont dire à tort ou à vérité que ah lui, je n'ai pas vraiment confiance à sa viande. Je ne sais pas. Donc, Allah Ta'ala Alam. Donc, l'obéissance d'Allah Azza wa Azzawajal, ta'atullahi, l'ha'izzah, elle vient avec une certaine noblesse. Même les personnes, croyez-moi, même les personnes qui ne sont vraiment pas pratiquantes, même parfois, on va presque dire par presque. Euh, bon, on va être gentil, on va dire par diplomatie. Lorsqu'ils vont voir quelqu'un qui a une barbe, une longue barbe et qui va toujours à la mosquée, et ainsi de suite, si c'est un proche, si c'est dans un cadre de relation qui sont proches. On va dire, ah lui, c'est un cheikh. lui, s'il connaît beaucoup dans la religion, ah lui, il est pieux, Fais, fais des doigts pour nous. Vous comprenez Même les personnes qui ne sont pas pratiquantes, même t'as qu'elles le font, même parfois par simple diplomatie, ah ça va bien, Ahamdullah, toi, tu es toujours à la mosquée, hein? allez, fais beaucoup de prières pour nous, ok, on a besoin de toi, ok, pour nos prières. Ça donne une certaine noblesse. Alors il faut faire attention ici. Est-ce que mon repentir, est-ce que moi, je veux me rapprocher d'Allah wa Zawajal en apparence, pour que les gens me respectent, ou bien je le fais vraiment pour Allah, subhanahu wa ta'ala. L'intention, elle doit être pour Allah et pas pour les gens. Wa as-salam wa rahmatoullah. Pas pour que les gens commencent à dire. Ça, ça arrive beaucoup, entre autres. C'est drôle, mais ça arrive. Du moins, du côté des frères, je ne sais pas pour les sœurs, Allah ta'ala a'lam. Mais du côté des frères, ça arrive beaucoup avant le mariage. Quelqu'un veut se marier, alors il va faire quoi va commencer à devenir plus sérieux dans sa religion, plus pratiquant et tout pour que les gens disent que c'est quelqu'un qui est sérieux, un bon croyant. Je vais lui faire confiance, je vais lui donner ma fille pour le mariage. Vous comprenez Donc il nous dit ici l'imam Ibn al faut faire la distinction entre les deux. Que notre repentir, il doit être par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour chercher la noblesse ou bien le respect ou autre chose question intéressante ici lorsqu'on fait le repentir personne qui était sur le mauvais chemin vraiment sur le mauvais chemin que cette personne-là a un point T de sa vie a fait la tauba un repentir qui est sincère pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa taala. après le repentir est-ce que tu devrais continuer à te soucier de tes péchés antérieurs Moi j'étais qui avant Le repentir ou non Alors écoutez bien ça, ça c'est intéressant. Il l'imam Ibn al-Qaïm rahimahullah ta'ala Il y a divergence. Certains savants, certaines personnes qui sont pieuses, elles vont te dire c'est mieux pour toi de toujours te rappeler de ton passé. De ton mauvais passé Pourquoi? Pour toujours renouveler ton repentir, peut-être que ton repentir n'est pas accepté par Allah d'autres personnes en dit non si je vais toujours me rappeler de mon mauvais passé qu'est-ce qui va arriver je ne vais pas me concentrer sur mon avenir av et ma bonne relation avec Allah alors il nous dit l'imam Ibn al Taala, il faut donner une réponse qui est nuancée il y a le cas numéro 1 et le cas numéro 2 quel est le premier cas Wassawabu tafsiru filmes alah Iza hassal abdu min nafsihi Raqiquatan min al aujbi Wa nisiyanil minnan Il dit, si, Après ton repentir Si il y a un moment De ta vie Lors duquel Tu vas ressentir Un certain Ujb Qui pourrait nous dire C'est quoi le mot oudb? On en a déjà expliqué auparavant Qui pourrait nous faire un rappel C'est quoi udb Alaikum salam rahmatullah. C'est quoi al ujb? Être content de soi même Dans quel sens Pas content parce que les gens de nos jours ils disent content ça veut dire dans le sens d'être heureux c'est pas ça, le content content, ça vient du contentement Tu es content de toi-même I'm doing good C'est ça le Ujb Se leurrer Vous comprenez C'est ça ce qu'on appelle le Ujb Si quelqu'un à l'intérieur de soi-même il est en train de se dire Moi je suis un très bon croyant Je suis un musulman quasi Parfait Comparé aux autres, je ne suis pas comme les autres moi. Ça ne veut pas dire que tu vas le dire avec ta langue. Ça ne veut pas dire que tu vas te regarder dans le miroir et tu vas commencer à dire je suis vraiment un bon croyant. Mais il faut se questionner ici sur qu'est-ce que ton âme à l'intérieur elle est en train de, de penser. Normalement l'âme du croyant elle est complètement le, le contraire. C'est pourtant certains, certains ulama, l'un des, des savants de l'islam, on lui a demandé c'est quoi tawadu C'est quoi la modestie Comment savoir si tu es modeste ou bien tu n'es pas modeste Il a dit la modestie c'est que lorsque tu sors de ta maison, à chaque fois que tu vas voir un musulman, un croyant, tu vas dire Huwa minni. Cette personne est meilleure que moi auprès d'Allah Azzaud. Ça c'est ce qu'on appelle la modestie. Si c'est le contraire, qu'à chaque fois que tu vois quelqu'un, tu vas dire je suis meilleur que ce croyant, je suis meilleur que ce musulman, là c'est ce qu'on appelle Al-Ujb se leurrer. Alors il nous dit l'imam Ibn Al-Qayyim si après ton repentir dans les mots contemporains, si une fois que tu deviens pratiquant même si ça c'est pas un mot qui est précis mais bon, c'est utilisé de nos jours, il te dit et que ton âme commence à te faire oublier ton caractère humain et ton caractère faillible et tes péchés, et ta faiblesse, et ainsi de suite. Alors là, dans cette situation, dans ce contexte, il est meilleur pour toi de faire quoi D'être dans quel état de conscience De te rappeler de De tes péchés antérieurs, de ce que tu étais avant ta taouba, ce que tu étais avant de devenir pratiquant. Vous comprenez ça veut dire, je suis la même personne Allah Azza n'a pas créé une deuxième personne après moi repentir, c'est moi qui étais l'autre personne et voilà comment est-ce que je suis aujourd'hui comme Allah Azza wa il m'a fait transformer de l'état A, qui est l'état de l'égarement, vers l'état B, qui est l'état de la droiture Allah Azza wa Jal, il est capable et il est, il, il, il peut subhanahu wa ta'ala, me remettre vers un Neta qui est l'état de légèrement encore une fois. Allahu ta'ala yahdi man wa yudillu man yasha'. Subhana huwa ta'ala. Ce son appel se rappeler de notre réalité en tant qu'humain. Kadhalikum kuntum min kadhalika kuntum Allahu Chaque fois que tu vois quelqu'un qui est égaré du chemin d'Allah bien sûr ici on a déjà parlé de ça l'autre fois lorsque tu vois quelqu'un qui n'est pas sur le chemin d'Allah Azza wa Jall, ça doit te faire du mal. Contre la personne elle-même, le fait qu'elle désobéisse à Allah Azza wa mais pas contre la personne, ça veut dire que tu n'aimes pas le bien pour la personne. Pour dire que ça c'est une personne qui n'est pas, qui ne mérite pas le bien et qui ne sera jamais sur le chemin d'Allah Azza wa et qui ne mérite pas la guider. Tu ne sais pas, parce que peut-être que moi j'étais comme l'autre personne ou bien pire que l'autre personne. Si Allah il m'a guidé, peut-être que Allah Azza wa va guider aussi cette autre personne. <coughs>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 entrepris un autre chemin, alors ça c'est le bon chemin d'Allah Azzawajal, et ça c'est important vous savez pourquoi c'est important parce que Shaitan, est-ce que Shaitan va nous laisser tranquille un jour non jamais Shaitan, jamais jusqu'à ce que ton âme va sortir de ton corps la khala, Shaitan il peut rien faire, oui mon frère We, we, exakt om. Shaitan, är han sultan på, eller Shaitan, han kan person som är uppriktig. Jag pratar inte här om framgång i fråga Shaitan. Men även om Shaitan inte framgår, kommer avec toi il va toujours essayer tenter jusqu'à ta mort jusqu'à ce que tu quittes ce monde l'un des savants une fois un des grands savants de l'islam dans le passé lors de sa mort lors des derniers moments de sa vie il y avait des personnes qui étaient aux alentours de lui et là les personnes sont en train de lui dire la ilaha illallah muhammadun rasulullah lorsqu'il y a une personne qui est mourante devant nous qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait ?« Shahada » Les savants ils disent « On va dire la shahada » On peut citer des hadiths sur les mérites de « Al-Shahada man kana »« Akhiru kalamihi la ilaha illallah »« Dakhala al-Jannah Celui dont les dernières paroles sont « La ilaha illallah » Il va entrer au paradis Mais certains savants ils disent « Il ne faut pas lui dire « Dis la ilaha illallah » Vous comprenez Parce que personne qui est mourante dans une situation qui est extrême comme ça Si elle va se sentir sous la pression, comprenez, que si la personne va dire non ou je refuse ou autre chose, c'est grave. Pour ça, les ulama, ils disent, il faut seulement mentionner, le dire devant la personne pour que la personne, elle va se rappeler par elle-même. Alors, ce savant, on disait devant lui, « La ilaha illallah, Muhammadur Rasool sallallahu Israël Al-Azim » Et lui, il disait, « Non, non, non, la... » Et c'était pas une mort qui est soudaine. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui était qui était malade. Ça veut dire ici Sakara tout le les derniers moments. Peut-être ça peut prendre certaines minutes ou autre chose. Allahou Taala Alors la douleur, elle augmente et elle descend. Elle augmente et elle descend. À un certain moment de conscience, lui on dit Yahima, on te dit là Yahima et tu dis non. Il a dit aradali al-shaytan. Shaitan s'est présenté à moi. Et il m'a dit, mutkada, mutkada, il a commencé à proposer toutes les religions. Prends telle religion, prends telle religion, prends telle religion. Et il disait, non, non, non, à Shaitan. Shaitan ne va pas te laisser jusqu'à ta mort, ne va pas nous laisser tous jusqu'à notre mort. Alors c'est pour ça que... Allez-y, si on parler de quel point Comment est-ce qu'on est arrivé à Shaitan Naam Je vais me rappeler. Pourquoi est-ce qu'on parlait de cette question de retrouver le chemin d'Allah Azzawajal C'est parce que le shaitan ne va jamais nous laisser tranquille. C'est pas parce que avant ça tu étais sur un chemin d'égarement, loin d'Allah Azzawajal, et que tu as trouvé la religion, tu as commencé à faire ta salat et ainsi de suite, que le shaitan va, va te laisser tranquille. Et ça ne veut pas dire que maintenant le shaitan va t'inviter à la même chose. Attends, non c'est un mode de vie. Peut-être que le shaitan il se khalas, avec toi ça fonctionne. Il ne va pas te dire viens boire l'alcool ce soir C'est que ça ne fonctionne pas avec toi, vous comprenez Tu n'es pas à ce niveau. Mais là, Shaitan va trouver d'autres moyens. Et l'imam Ibn al nous en parle plus loin dans ce livre. On ne va pas les détailler maintenant, Inch'Allah. Mais parmi ces moyens-là, c'est que Shaitan, à l'intérieur même de la pratique, à l'intérieur même de la religion, il va changer le sens de la religion. Tes priorités dans la religion vont, vont changer. Certaines personnes, par exemple, si on va donner des exemples de la réalité de tous les jours qu'on vit à tous les jours. Certaines personnes, aujourd'hui, pour elles, la pratique, la religion, c'est quoi Le darh. La critique. Tel a écrit un livre dans lequel il y a une réplique à tel, et l'autre il a écrit une réplique à tel, autre, et l'autre il a écrit à tel, tel, tel, tel. Et là, tout le monde devient égaré. L'autre, parce qu'il a dit que l'autre il est égaré, l'autre il a dit l'autre il est égaré, il a commencé, comment ça Quand, commence à faire la comparaison entre tous, que « qala fulain wa qala fulain wa qala fulain ». En pensant au début que, mon but c'est quoi C'est de retrouver le chemin d'Allah Azza wa de connaître la religion. Mais avec le temps, tu es en train de t'éloigner de l'essentiel de la religion, qui est quoi Comprendre le Coran, et comprendre la sunnah du prophète, alayhi salatu et agir en conséquence. Vous comprenez Alors, Shaitan ne va pas te laisser. Alors, si on remarque qu'on commence à perdre le fil, de notre religion qu'on commence un peu à prendre un autre chemin commence à rechercher c'est quoi le chemin d'Allah Azzawajal Il te dit cherche ton péché tu vas retrouver le chemin d'Allah Azzawajal ça veut dire cherche le point d'origine qui t'avait amené vers la religion d'Allah tu t'es entré dans la religion pourquoi si moi j'étais pas musulman et que je me suis converti à l'islam ou bien j'étais musulman non pratiquant et j'ai commencé à pratiquer l'islam qu'est-ce qui m'a amené à cet état exactement c'est moi Besoin encore une fois de donner un sens à ma vie, de gagner mon au-delà et de aussi d'avoir le bonheur dans la vie de ce bas monde en obéissant à Allah et à son prophète alayhi salatu wa sallam. Maintenant la situation de Si tu te retrouves dans un contexte dans lequel tu n'es pas leurré par tes actions, par tes bonnes œuvres par ta foi, au contraire, tu ne penses qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et tu remarques comment est-ce qu'Allah il t'a guidé vers le droit chemin et qu'Allah il est bienfaisant envers toi. Tu étais égaré et il t'a guidé. Tu étais ignorant Et il t'a donné la science et la connaissance. Subhanahu wa taala. Et ainsi de suite. Alors, dans ce deuxième contexte, est-ce que tu vas commencer à penser à tes péchés et à ton passé Est-ce que ça serait sage, intelligent de le faire Non, parce que ça, ça peut venir encore une fois de qui De celui qui ne va jamais te laisser tranquille, c'est Al Shaitan. il est jaloux de toi et de ce fait il ne veut pas te laisser pratiquer ta religion tranquille tu es dans un moment de quiétude de relation entre toi et entre ton créateur subhanahu wa ta'ala un moment lors duquel tu veux faire et ça, ça arrive à certaines personnes donc comme on a dit, le shaitan ne va pas traiter tout le monde de la même façon il y a des personnes qui viennent avec des questions de telle forme, d'autres personnes avec des questions d'autres de, formes il y a des personnes, tu peux te retrouver au top de ton état de iman, de foi Tu veux aller faire le pèlerinage. Tu veux faire les bonnes œuvres et ainsi de suite. Tu es tout modeste et humble devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, soudain, le shaytan, il commence à te dire quoi Est-ce que ça, c'est vraiment fait pour toi Est-ce que tu te rappelles, toi, tu étais qui ça fait quelque temps Toi qui as fait telle chose et toi qui as commis tel, tel, tel crime ou bien tel péché et toi qui as fait du mal aux autres et toi et toi et toi Alors, il te dit quoi, L Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah Dans une telle situation, oublie ton passé et concentre-toi plus sur ton présent et ton avenir et ta ibada, ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ou c'est clair? Taïm. <'en> <t 'en> et finalement, pour ce qui est des trois secret de la vérité de tauba avant de passer à la grande partie pour ce soir, inshallah ou Ta'ala, il nous dit, finalement, troisième point, troisième secret ici, An yatuba min ru'yati Faire la tauba de quoi Te repentir, de quoi Eh bien, du fait que tu étais concentré sur ta taouba, que tu regardais ta taouba. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que après ta tawba, si on prend encore une fois des exemples simples, quelqu'un qui, qui fait une tauba qui est globale, tawbatu an-nasouh, on va parler dans quelques temps, inshaAllah, de tawbatu an-nasouh, peut-être dans deux-trois semaines, inshaAllahou Allahou azza wa Ça veut dire celui qui était complètement éloigné d'Allah, azza wa et qui commence à pratiquer sa religion, qui devient une personne presque différente. Quelques temps après, il se peut que cette personne-là commence à se concentrer sur son moment de repentir, mais quel exploit quel changement que moi j'ai pu faire qui aurait cru que moi un jour je vais devenir une personne pieuse et que je vais craindre Allah Azza wa Jalla et que moi je vais commencer à faire la salat et faire le bien et à apprendre le Coran par cœur. qui aurait cru cela, incroyable c'est magnifique alors il te dit ça en tant que tel ça demande une tauba un autre repentir qui est le repentir qui va faire en sorte que tu ne te concentres que sur le bienfait d'Allah Azza C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a guidé. Ce n'est pas toi qui t'es guidé toi-même. Tu as fait le premier pas par la grâce et la volonté d'Allah Azza et après ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a facilité le reste. En passant, ce matin, on parlait à un frère qui venait de faire sa conversion sur ce point. Beaucoup de personnes pensent que suivre le chemin d'Allah, c'est difficile. Que suivre le chemin de la foi, c'est quelque chose qui est difficile. Certains ah, vont dire, ah, j'aimerais tellement, mais ça c'est pas pour moi. Tu sais ça de quoi de personne Pour moi, c'est trop difficile. Ça c'est complètement faux. Qui pourrait nous dire pourquoi Ce n'est pas toi qui décides Très bien. De ce fait, continue. Je te rapproche de la réponse. C'est Allah subhanahu wa taala qui te guide. Et Allah azza wa jalla il guide qui Vous donnez des moitiés de réponse. Allah azza wa jalla il guide qui Les gens qui sont sincères. Qu'est-ce que ça veut dire sincère Ça veut dire qu'il y en a bonne volonté. Tout ce que ça demande, c'est une volonté qui est ferme le noyau de la pratique le noyau du chemin de cheminement vers Allah c'est la volonté qui est ferme si vous voyez une personne qui ne pratique pas sa foi ou bien qui ne pratique pas sa foi qu'est-ce que cela veut dire ou bien une partie de sa foi qu'est-ce que cela veut dire qu'est-ce que cela veut dire que la personne n'a pas de volonté ferme Ou bien, il reste un autre point sur lequel nous ne sommes pas responsables. On est responsable sur le premier point, mais pas sur le deuxième point. C'est quoi le deuxième point Plus, plus, plus, plus fort, s'il vous plaît. Il choisit qui il veut. Mais, encore une fois, si quelqu'un, si une personne... Ne fais pas, ne pratique pas une partie de l'islam. On va simplifier la chose. Ne pratique pas une partie de l'islam. Qu'est-ce que cela veut dire Soit que la personne n'a pas la volonté ferme et sincère, ou bien que sa volonté, elle est faible. Parce que quand on dit en volonté, ici on parle de la vraie volonté. On ne parle pas, ah j'aimerais tellement. Tu sais, un jour, inshallah, j'espère. C'est bien d'avoir les hasanat, Mais vas-y, Bismillah. On parle de la volonté qui est ferme. Ou bien, la deuxième possibilité, c'est quoi C'est que la personne est incapable qui ici combien de personnes ici aimeraient ça construire une grande mosquée pour Allah imagine tout le monde qui ici est capable bon vous n'avez pas à dire si vous êtes capable mais peut-être peu de personnes ou bien peut-être presque personne je parle vous même là construire toute une mosquée moi même avec mes propres moyens Est-ce qu'on a la volonté ferme Oui, beaucoup de personnes ici ont la volonté ferme. Est-ce qu'on a la capacité de le faire Peut-être qu'il n'y a personne qui a la capacité de le faire parce que ça coûte probablement des, des millions. Est-ce que Allah Azza wa nous tient de, comme responsable pour ça Non. Donc, lorsque tu es incapable, tu n'es pas responsable. Parce que la règle humaine, elle est très simple. La règle humaine, elle nous dit qu'à chaque fois qu'il y a volonté... Pour ceux qui aiment les mathématiques, une formule très simple. À chaque fois qu'il y a la volonté, plus la capacité, Al-Qudra, ça égale à ce, et ça donne comme résultat quoi L'action Non, ce n'est pas péché, sauf, sauf si c'est une darura. Ça veut dire, le frère ici, pose une question juste entre parenthèses. Et ça ne fait pas partie du sujet, c'est de la jurisprudence. Mais pour répondre au frère, Inch'Allah, vu qu'on a parlé de ça, il dit, si quelqu'un a les moyens de construire une mosquée, qu'il ne le fait pas. Est-ce que c'est haram Ce n'est pas interdit, sauf si c'est nécessaire. Quelqu'un qui vit dans un village lointain dans lequel toute une communauté a besoin d'une mosquée, il n'y a pas de mosquée et il est la seule personne qui détient la solution. Là, c'est obligatoire pour lui. Vous comprenez Mais ce n'est pas obligatoire. On ne va pas dire à tout millionnaire, tu dois construire une mosquée. Il n'y a rien qui dit ça dans la religion d'Allah. C'est la responsabilité de tout le monde. Pour revenir à notre point ici, à chaque fois, et ça c'est une règle humaine en général, ce n'est pas seulement pour la religion. À chaque fois qu'il y a volonté qui est ferme et qu'il y a capacité, qu'est-ce qu'il va y avoir Action. « J'aimerais tellement visiter mes parents ce soir » J'aimerais tellement voir mes parents ce soir. Alors, pourquoi tu, le, tu ne les visites pas Soit que la personne va te dire, je vais effectivement les visiter. Ou bien la personne va te dire, je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens. Ils habitent très loin. Je n'ai pas d'auto aujourd'hui. Ou bien ils habitent sur un autre continent, autre chose. Mais à chaque fois que la volonté elle est ferme, et qu'on est capable de faire quelque chose, l'action, elle sera là. La pratique va suivre. Ça, c'est une règle qui s'applique à 100% de des circonstances humaines. Est-ce que Allah Azza nous tient de... comme responsable pour le deuxième point, pour la capacité? Non. C'est pour ça que Allah Azza dans plusieurs choses, dans la religion, celui qui est incapable, il n'est pas à blâmer. Plus que ça, si sa volonté était sincère, la personne va être récompensée. Comme des hadiths clairs du prophète c'est pour cela s'il y a encore une fois des personnes ici dans l'audience qui sont vraiment déterminées et qui aimeraient tellement construire une mosquée que ça c'est le, leur grand rêve dans la vie mais qui, que ces personnes-là n'ont pas la capacité de le faire vous allez Inch'Allah avoir la récompense pour votre intention mais là si on va revenir avant ça les personnes quand on parlait de ce point le frère il a dit Allah Azza wa Jal il guide qui il guide les personnes qui sont Sincère, ça veut dire les personnes qui sont d'une volonté qui est ferme. Si tu fais le premier pas vers Allah Azza wa Allah subhanahu wa ta'ala va te rapprocher de lui encore plus, comme dans le hadith du prophète alayhi salatu wa salam. A chaque fois que tu fais un pas vers Allah, un pas qui est sincère, tu vas voir comment est-ce que Allah Azza wa il te rapproche d'une façon qui était inimaginable pour toi. C'est pour ça les ulama, ils disent la seule contrainte, la seule difficulté qui existe dans notre religion, c'est quoi, dans l'islam? Mashaka. Il y a une seule mashaka, une seule contrainte, une seule difficulté dans toute la religion de l'islam, c'est quoi? Non. Une seule. Sincérité. la volonté, la sincérité ça c'est le pas le plus difficile est-ce que c'est vraiment difficile de faire 5 prières par jour et par nuit est-ce que c'est vraiment difficile pour les personnes qui ne font pas la prière est-ce que et pour les personnes maintenant qui font la prière est-ce que tu sens que tu souffres dans ta vie parce que tu fais la prière non au début, exactement au début, pourquoi au début, c'est parce que c'est ça, c'est ce moment-là de déclic c'est la chose la plus difficile, c'est parce qu'au début tu es en train de, de changer de briser la glace, c'est là où ça demande le plus de volonté pour pouvoir surmonter ce premier, ce premier obstacle comme il dit subhanahu wa ta'ala l'obstacle dans notre vie, chacun ici, écoutez bien ça chacun ici a un Ou plusieurs obstacles sur son chemin entre lui, entre Allah qui peuvent différer d'une personne à une autre, selon la situation de chacun et les épreuves de chaque personne dans, dans la vie. Mais ces épreuves-là ne sont pas des épreuves qui sont insurmontables. Ça demande, la chose principale que ça demande, c'est quoi C'est la volonté. Ce n'est pas seulement la science. Les gens pensent que la religion, c'est la connaissance et que ceux qui sont éloignés d'Allah et qui font le mal parce qu'ils sont ignorants, ce n'est pas toujours l'ignorance. Souvent, les gens au fond de eux mêmes ils savent très bien c'est quoi La vérité. Mais qu'est-ce qui les empêche de suivre le chemin d'Allah C'est l'attachement à la vie du bas-monde. Tu es tellement attaché à la dunya que d'aller faire autre chose... Ça demande une grande volonté, et la majorité des personnes sont paresseuses et ne veulent pas faire ce petit effort de faire ce qu'on appelle ça, ce qu'on appelle mujahada nafs Mujahada tounafs, c'est ça, c'est faire l'effort contre toi-même pour te contrôler, un tahmila l'nafs k'aalat ta'atillahi azza wa jalla, de prendre ton âme et de lui dire tu vas le faire le bien. Wa naha l'nafsa an anil hawa comme il dit subhanahu wa taala. Al-hawa c'est quoi? C'est quoi Qu -ce que ça veut dire al-hawa? Les passions. Ce que tu aimes, ma tahwahou Le cœur il est attaché à quelque chose. De pouvoir contrôler cet attachement. Allah Azawajalla ne nous dit pas en passant dans la religion, il y a rien qui dit que les passions c'est mauvais. Il faut faire la distinction ici entre l'islam et entre d'autres religions. Dans l'islam il y a rien qui dit que les passions c'est quelque chose de mauvais. Parce que l'islam, c'est une religion qui est humaine. Ça dit que les passions, al-hawa, ça doit être maîtrisé. Si tu le maîtrises par la vérité, la vérité qui est la raison, le « haq » qui vient d'Allah, le livre d'Allah, la Sunna du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Le travail est fait. C'est ça le grand travail. Le grand travail, c'est de maîtriser ses sentiments, maîtriser ses émotions, pour les mettre sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le frère avait une question Tout à fait en arrière. Euh, euh, ah oui, euh, C'était juste pour rajouter quelque chose, parce que je pense que dans ces, ces choses-là, quand on a quelque chose de nouveau qu'on veut ajouter à sa foi, le plus difficile, ce n'est pas tellement de le faire, c'est ce qu'on s'imaginait, la difficulté qu'on a imaginée que ça allait être en fait. Donc souvent, par exemple, quand on veut commencer à prier, on se dit, C'est exactement cela. Donc, comme notre frère, il a dit, la chose la plus difficile, c'est de surmonter cette perception que nous avons à l'avance que ça va être tellement difficile. Par exemple, de faire la prière. Si on donne un exemple, écoutez bien ça. C'est quoi, c'est quoi la prière qui est la plus difficile à faire? Fadlu, bien sombre, le matin, ok? prière de Faj. tout être humain aimerait ça rester couché sur son lit jusqu'à 8h, 9h, 10h du matin bien te reposer et te là Allah Azza il te dit par exemple si on parle maintenant te réveiller à environ 6h du matin et il fait froid pour aller faire ton boudou, pour aller faire ta prière et ainsi de suite, c'est difficile ou bien c'est pas difficile c'est difficile Est-ce que c'est mauvais pour toi Non. Est-ce que ça te cause du mal Non. C'est difficile C'est bon pour toi, tout comme les études. Devenir médecin, est-ce que ça va être facile Non, ça va demander tellement de travail, d'études, des examens. Et je... Mais c'est bon pour toi. C'est bon aussi pour les autres, si tu es un bon médecin. Quelle est dalil? Quelle est notre preuve? Lorsque tu te réveilles les pr toutes premières secondes, Shaitan il va te dire mais pourquoi tu dois te réveiller? Pourquoi c'est aussi important de se réveiller? Pourquoi? Et là tu as l'alarme devant toi, le bouton Shaitan. Vous connaissez le bouton Shaitan? Ils ont changé son nom ils l'ont appelé snooze. Si tu te réveilles que tu vas faire ta prière, ou bien on va dire tu vas sortir pour aller faire la prière au masjid, tu vas dire bon, la prière à la mosquée, là, il faut mettre un manteau, il fait tellement froid à l'extérieur et ainsi de suite. Première surprise, c'est que tu vas retrouver dehors qu'il y a des centaines de personnes qui se sont réveillées avant toi et qui sont prêtes et qui sont déjà à l'extérieur. Pour aller faire quoi Chercher quelques dollars. C'est pas si... Ce n'est pas que c'est passé, ce n'est même pas inhumain. Parce qu'à priori, on pense que c'est inhumain. Le voir se réveiller le matin tellement tôt pour faire la prière et tout. Non, c'est tout simplement humain. Tu t'es réveillé, tu es sorti comme tout le monde. Mais tu as commencé avant tout par ton au-delà et ta akhira avant de commencer à penser aux dollars et aux études et ainsi de suite. Vous comprenez Donc, dans la religion d'Allah Azza wa Il n'y a rien qui est difficile. Même que dans le fiqh, dans la jurisprudence, c'est très clair. Que lorsque quelque chose elle devient difficile, Allah Azza wa il va la faciliter. Si tu fais ta prière, si tu ne peux pas prier debout, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Tu vas prier assis. Si tu ne peux pas prier assis, tu vas prier allongé. Quand on dit « tu ne peux pas », ça veut dire que ce n'est pas seulement si tu es incapable. Même le simple fait si quelqu'un a vraiment mal, il vient de faire une opération ou bien une fracture ou autre chose, vraiment mal au pied, tu n'as pas à souffrir. <t en -t en> tu vas t'asseoir et tu fais ta prière. Tu es malade, tu ne peux pas faire le woudou. Tu prends une pierre ou bien de la terre ou autre chose et tu fais le tayammum. La pratique, elle est simple. Allah Azza wa Il l'a fait simple et lorsque ça devient difficile pour une personne, exceptionnellement Allah Azza wa il la rend encore plus facile pour cette personne. Mais le plus difficile, comme on a dit, c'est مُخَالَفَةُ Hawa, C'est de faire face à soi-même et de dire non. Tu dois faire ça et pas ça. Parce que si on est habitué à faire autre chose, ça va être difficile de faire ce, en quelque sorte, cette guerre à l'intérieur de nous-mêmes et nous-mêmes. ...de se porter vers... ...l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïm. Okay. Passons maintenant... inshaAllah azza wa jall... ...à la grande section... ...pour ce soir incha'Allah ta'ala. Il nous dit ici... ...saahibul basirati... ...idha sadarat minhu al khati'atu... ...falahu nazarun ila... ...la personne qui a la clairvoyance... ...le vrai croyant... ...lorsqu'il où elle commet un péché, la personne va remarquer ce qui suit. Ça c'est pourquoi est-ce que le croyant commet un péché. Si le péché, si le haram, Allah Azza wa Jal, il ne l'aime pas, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il a écrit que tu vas le commettre Ça c'est la grande question, la grande question, qui cause confusion à plusieurs personnes. Pas seulement des musulmans en passant, La question de, si Dieu a tout écrit à l'avance, et que si tout était avec la volonté de Dieu, pourquoi est-ce qu'on fait le mal malgré ça Et ainsi de suite. La question de qadar. Et ça, on peut parler de ça pendant des heures, mais on va se concentrer, Inch'Allah, sur ce qui est dans ce livre de l'Imam Ibn al-Qaïm, ou bien, du moins, euh, dans cette section. Première chose, tu dois remarquer quoi, quoi exactement Tu dois te concentrer sur les points suivants. Point numéro un, An yandura Al-Yandura An yandura ila amrillahi wa nahyihi Fa lahu dhalik Al i'tirafa bikawnihi Bikawniha khati'a Premier point c'est L'essentiel ici, c'est la base de toute chose Parce que si on ne comprend pas ça Si on va, pas, si on va louper ce point Ça sert à rien d'aller avec le reste Ça va être de la philosophie Premier point ici J'ai commis un péché J'ai fait quelque chose Je reviens Je reviens au livre d'Allah aux paroles du prophète, alayhi wa sallam, et je confirme que ce que j'ai fait, c'est haram, je dois dire fermement, et je dois croire fermement, j'ai désobéi à mon Seigneur. J'ai commis un haram, j'ai commis quelque chose qui est un péché. Celui qui rate même ce premier point, qui est le plus simple et de base, là c'est grave. Et de nos jours, on ne manque pas d'exemple. Vous vous rappelez quand on a parlé il y a cela quelques, quelques, quelques semaines de la naturalisation des péchés ou bien de la banalisation des péchés que à long terme ça mène certaines personnes à faire quelque chose de grave qui est l'istihlal de rendre ce qui est haram de le rendre licite pour justifier mon tort à la place de dire j'ai tort, j'ai fait quelque chose de mal je vais commencer à débattre comme les fameux musulmans qui disent à leurs collègues au travail « Ah, l'alcool, c'est pas interdit en islam. » Pourquoi Souvent parce que la question, c'est ton collègue qui n'est pas musulman, il va lui dire « eh hey, Abdoul, toi, tu bois de l'alcool, mais ton ami là-bas, il dit « Non, non, moi, je ne veux même pas être présent lorsqu'il y a de l'alcool. » C'est quoi ça Alors, à la place de dire « Parce que je ne suis pas très pratiquant, lui, il est plus sérieux dans sa foi et le problème est réglé. » Non il va mentir sur Allah mentir sur la religion d'Allah faire répugner les gens de la religion d'Allah parce que l'autre qui n'est pas musulman va être encore plus confus et va croire au fond de lui-même qu'il y a plusieurs interprétations et que chacun a son islam il va lui dire quoi non non non c'est pas vrai l'alcool c'est pas internet l'autre là il va trop loin et là il y a L'autre qui est pratiquant et qui vient pour dire « il y a Abdullah, le fameux Abdoul. Pourquoi tu dis que je ne sais pas ?» va dire « Non, non, non, Allah, il a dit dans le Coran, « Juste fais du ténibou, c'est toi qui ne comprends pas. Évitez-le. » Et là, ça commence à aller dans des détails, ainsi de suite, de jouer avec la religion d'Allah, Azza wa Jal. Rendre ce qui est interdit, le rendre licite, encore une fois, pour... Moi, je ne suis pas responsable, je n'ai rien fait de mal. Je suis une bonne personne, vous comprenez Ça, tu n'as même pas franchi la première étape. Et Bien sûr, c'est plus grave, on va pas parler ici de Aqidah et de Imen, et ainsi de suite. Mais tu n'as même pas franchi la première étape. La première étape, ça c'est la base, chose la plus simple. Lorsqu'un croyant commet quelque chose, un péché, c'est de dire « j'ai commis un péché ». On n'est pas en train de dire ici « va aux gens ». a pas Dans notre religion, il n'y a pas de confession. Tu n'as pas à aller voir les autres pour dire hey, « vous savez quoi, j'ai commis un péché ». Mais au moins, toi tu vas dire Je sais que ce que je fais c'est un péché, et tout le monde commet des péchés, ça c'est normal, ça c'est normal, même les personnes qui sont pieuses commettent des péchés, comme on va le voir Inchallahua dans, dans un moment. On est tous des êtres humains, personne qui est un ange, même les savants et le sheikh et le imam passant, toute cette vénération de ce qui est un sheikh ou bien ce qui est imam ou bien ce qui est savant. Ça, ça vient d'autres religions. Ce n'est pas de notre religion à nous. Mais malheureusement, il y a beaucoup de musulmans qui ont absorbé cela. Il n'y a rien dans la religion d'Allah qui te dit qu'un savant ou bien un cheikh ou je ne sais pas quoi, un connaisseur du Coran, que c'est quelqu'un qui est parfait, que tu dois le prendre comme un modèle. Non C'est pour ça les uléma, les savants, ils ont dit ilmi, ilmu an la science la plus faible." la plus ratée à laquelle on ne peut pas faire confiance c'est quoi j'ai vu, qu'est-ce que tu as vu ah j'ai vu tel cheikh, il a fait ça ça veut dire c'est halal, le cheikh l'a fait toi est-ce que le cheikh c'est ton prophète à la rigueur est-ce qu'il t'a dit que c'est halal peut-être que c'est quelque chose qui est interdite mais il l'a fait parce qu'il est un être humain comme toi qui fait des erreurs Peut-être qu'il l'a fait parce qu'il a une excuse. Peut-être qu'il l'a oublié. Peut-être qu'il ne savait pas et ainsi de suite. Donc, on ne regarde pas les autres en disant « Ah, il a fait, ça veut dire que c'est un bien. » Notre modèle, c'est le prophète, il n'y a personne après le prophète qui est parfait et qui est infaillible. Il y avait une question Oui. On a parlé de ça la dernière fois. Les prophètes, ils sont infaillibles. Qu'est-ce que ça veut dire infaïbles Allah Azza wa jalla les préservent des péchés. Mais les prophètes peuvent faire des erreurs de ishtihad, des erreurs de ce qu'on appelle de nos jours, des erreurs de jugement dans leur vie de tous les jours, vous comprenez Parce que Azza wa il les a envoyés comme des prophètes et en même temps comme des êtres humains pour qu'on puisse les prendre comme exemple. Donc, même dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le dua ou bien le jour dernier, Certains prophètes, les erreurs qu'ils vont citer, pourquoi est-ce qu'ils vont craindre Allah Azza wa ce, ce n'est même pas des erreurs que nous on considère comme étant des, des erreurs. Ibrahim alayhi salam, prophète Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a brisé les idoles des mouchriquines, leurs asnam, leurs pierres, les mouchriquines, quand ils sont venus, ils ont dit « Men fa'ala hadha Qui a brisé nos idoles Il a dit quoi ?« Fa'alahu hadha » Il a dit, c'est le grand idole là-bas, c'est lui qui a cassé les autres. Alors, vous devez lui parler s'il peut vous, vous parler. Pourquoi Parce qu'il veut leur montrer ici que votre idole, même le plus grand, ce n'est que une pierre. Il ne peut pas répondre à même des accusations. Et même si elle pouvait répondre, là, il y a une guerre entre les dieux. Vous allez faire quoi là Ils ne sont pas d'accord. Vous comprenez Mais là, Ibrahim alayhi salam, il va compter ça comme étant un mensonge, comme si c'est un mensonge. Alors que, comprenez, c'est ça ce qu'on appelle les erreurs de jugement, entre guillemets, des prophètes. Mais les prophètes ne vont pas faire d'erreurs qui sont une ma'asiyah, désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah Azza wa Jal les purifie de cela. C'est clair Il y avait une autre question là-bas Oui, mon frère. Ah, ça c'est une grande question de faire qu'on va laisser pour la fin, Inch'Allah, ok J'ai répondu, tu peux nous rappeler, Inch'Allah. Taillez. Prochain point, donc, premier angle sous lequel tu vas remarquer, eh bien, premier regard que tu vas mettre, en tant que croyant, si tu commets un péché, une erreur, comme on a dit, c'est regarder l'ordre d'Allah, je désobéir Allah, désobéi Allah c'est de remarquer Deuxième regard, c'est de le mettre sur la menace, l'avertissement que Allah il nous donne. La punition à laquelle on s'expose. Et là encore une fois, la vie de confort dans laquelle on, on, on se trouve fait en sorte que plusieurs personnes n'aiment pas beaucoup cette question de la punition d'Allah et la punition divine et ainsi de suite. Alors, il faut seulement parler de notre amour entre nous et entre Allah taala. Allah SWT, il nous aime. Non, la punition d'Allah SWT, elle est réelle. On adore Allah taala par l'amour, mais aussi par la crainte et par l'espoir. Il y a des gens qui ont annulé ces deux pôles. Ils disent, non, non, on adore Allah, l'islam, c'est juste l'amour de Dieu. Oui, la chose la plus importante dans l'adoration, c'est d'aimer Allah taala. Mais elle doit être équilibrée, préservée par deux autres choses parce que nous ne sommes pas des anges, on est des êtres humains. Certains prétentieux vont te dire « Mais tu n'as pas besoin. Pourquoi est-ce que tu parles de la récompense et ainsi de suite ?» Il faut seulement penser à l'amour d'Allah Azza Pourquoi vous parlez aux gens de « Allah va te donner telle chose au paradis et tu vas avoir dans le paradis et ainsi de suite. » Non, non, il faut parler seulement en… Nous on aime Allah, c'est pour ça qu'on fait la prière et ainsi de suite. Il y a Miskin, notre pauvre frère, Cinq minutes après, il y a quelqu'un qui appelle "Ah, il y a de la nourriture qui va être distribuée ici au masjid." Et là, il va courir pour être le premier à se servir. Alors, n'est pas capable de contrôler sa tentation vers de la bouffe, de la vie du monde qu'il peut s'acheter lui-même cinq minutes plus tard. Et il prétend que non dans le paradis. Pourquoi le paradis Récompense, tout ça, ce pas important. Moi j'aime Allah et tu vois, c'est suffisant pour moi. Non, on est des êtres humains. On est attirés par là. récompense, ça nous attire. Idéalement, oui, on va adorer Allah Azza wa seulement par l'amour. Mais cet amour n'est pas toujours dans notre état de, de conscience. Parce que parfois, tu vois, Comme on a dit tout à l'heure en, en parlant de la volonté, parfois, tu vas faire certaines choses, certaines pratiques de la religion, vont demander à ce que tu sacrifies certaines choses de la vie du baman. Vous comprenez Salam alaikum yaari. <coughs> tu m'as questionné l'autre fois, c'est pas vrai, mais on, va, on est en train de faire ici un scénario. Tu m'as questionné l'autre fois sur ton commerce que tu euh, que tu que tu as depuis des années ainsi de suite, j'ai demandé, j'ai vérifié, et on a étudié la question, mon frère, excuse-moi, mais ton commerce, c'est Haram. Je sais que tu te fais de l'argent, des millions avec ça, mais Harry Tarrillet va chercher une autre source de rizq. » Notre frère ici, il aime Allah. Sauf que ici, tu viens de le bouleverser dans sa vie. Oui, moi, je veux gagner le halal, mais tu sais, ça fait des années que je me fais des millions à travers mon commerce. Et là, je viens de réaliser que mon commerce, c'est... Je faisais des millions, mais dans le haram. Est-ce qu'il faut faire un sacrifice ici ou non Oui. Ce n'est pas tout le monde ici que tu vas lui dire, « Ah, tu aimes Allah » Et Khalas » Il va te dire, « Ok, moi j'aime Allah, je vais arrêter mon commerce. » Non, dans certaines situations, l'être humain, il a besoin de savoir aussi, « Je vais perdre des millions » Mais qu'est-ce que je vais gagner auprès d'Allah subhanahu wa taala La récompense. Et la récompense aussi n'est pas suffisante dans certaines situations. Il y a des personnes qui bougent par la récompense. Dans d'autres situations, il y a des personnes qui bougent par la crainte de la punition. How much is that going cost me Lorsque tu reçois un ticket, contravention, qu'est-ce que la personne va faire Combien le policier m'a donné à payer? 40 dollars. Cinq cents dollars. Pas la même chose. L'amende, ça a un effet sur le cœur. Et ça, c'est juste dans la vie du bas monde. Il n'y a personne qui peut dire non, non, non, pour moi, l'amende, là, ça n'a aucun effet. Quand on me donne 40 dollars à payer, 1000 dollars à payer, peu importe. Pas vrai. Tu n'es pas un être humain si tu es comme ça. C'est pas normal. Alors que dire de l'au-delà Que dire de l'air La punition d'Allah, elle est réelle. Et Allah nous parle de sa punition dans le livre, dans le Coran. C'est clair et c'est présent. Pourquoi Parce que ça nous fait repousser de certaines choses. Donc, lorsque le croyant commet un péché, il va regarder son deuxième regard. C'est la punition que Allah, il promet pour tel péché ou bien pour sa désobéissance subhanahu wa ta'ala. الثالث ان ينظر الى تمكين الله له منها بينه وبينها bien ça Là, ça commence a devenir précis okay? un peu de concentration le croyant ici va commencer a remarquer comment est-ce que Allah azza wa jall il m'a laissé commettre l'action telle qui est haram à tel moment Allah m'a laissé le faire Allah ne m'a pas Protégé. Si Allah Il voulait, Il m'aurait protégé de ça. Qu'est-ce que cela vous dit, veut dire pour vous Qu'est-ce que cela signifie pour vous Qu'est-ce que ça vous apprend à propos d'Allah Subhanahu wa Taala Allah Azza wa Jalla nous laisse décider, mais en même temps, Allah Subhanahu wa Taala C'est lui qui crée en nous cette force de volonté dont on a parlé tout à l'heure. Si Allah subhanahu wa ta'ala voulait, il m'aurait protégé de ça. Cela veut dire que j'ai besoin d'être protégé par Allah subhanahu wa ta'ala contre qui Shaitan et, et encore plus nous-mêmes. Shaitan, on l'a dit tout à l'heure, ou bien pas tout à l'heure, l'autre fois. On a dit shaitan, c'est le facteur qui est externe. C'est la chose la moins grave. Shaitan, c'est la publicité trompeuse de Jahannam qui mène vers l'enfer. C'est ça, shaitan. Mais ce qui est plus difficile, c'est l'un de nos deux pôles qui sont à l'intérieur. On a le pôle du bien et le pôle du mal. Ce pôle du mal, c'est la chose la plus dangereuse, la chose la plus... Difficile. Si Allah Azza nous laisse à nous-mêmes, tous les éléments sont réunis pour que le pôle du mal puisse l'emporter sur le pôle du bien. Vous êtes d'accord ou non Combien de choses dans notre vie de tous les jours, combien de choses y a-t-il qui t'encouragent à faire le bien ici Dans la vie de tous les jours, combien tu vois de choses qui t'encouragent à faire le bien Ta'atou Allah Ta'ala, de te rapprocher d'Allah Azza Et combien de choses as-tu autour de toi dans ta vie de tous les jours qui t'encouragent à désobéir à Allah subhanahu wa taala et à choisir le chemin de Shaytan Presque tout. Donc le pôle du mal il est favorisé et il a toujours été fa fa favorisé en, en passant là de, depuis après le temps de de Adam C'est rien de nouveau parce que depuis tout le temps wa ma aqtarun nasiy walharasta Mais la majorité des personnes vont se détourner du chemin d'Allah. Donc, la question de la quantité, combien de personnes autour de moi font le mal, ça c'est important. Et de nos jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi Bada l'islam au rali, ben ousayeb da ousayurud au rali, Bada l'islam a commencé étrange. il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va redevenir étrange comme il était. Donc, le fait que l'islam est étrange, soit étrange de nos jours, et il est étrange. Et je ne pense pas qu'il qu'il y ait une personne ici dans l'audience qui va dire Ah oh, c'est pas vrai, l'islam n'est pas étrange aujourd'hui, parce que je ne sais pas dans, dans quel monde vous vivez, si vous allez dire ça. Sachant que la foi, elle devient étrange. Le pôle au fond de nous-mêmes, qui est le pôle du bien, n'est pas favorisé, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont l'encourager. billahi azza wa Alors là, on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous protège de ce pôle du mal ainsi que des shayatin en général. Pas seulement le shaytan, mais les shayatin, que ce soit des êtres humains ou les êtres humains ou bien al-jin. Shayatine al-insi wa al-jin wa asrari wa tujibu lahu hadhihi al-ma'arifa ubudiyyatan bi hadhihi al-asma' wa sifat wa athariha fi al-wujud. Combien y a-t-il de noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et d'attributs d'Allah, azza wa Combien est-ce qu'il y a de noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Combien? Cent? Une centaine? Beaucoup plus. Beaucoup plus. Dans le hadith, qu'il y a que celui qui maîtrise son nom d'Allah, azza wa et qui vit selon ses noms, il va entrer au paradis, d'akhal al-jannah. Mais il n'y a pas seulement cent. Il y a beaucoup plus que 100 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans le Coran, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a des noms d'Allah que seul Allah subhanahu wa ta'ala il connaît. Est-ce que c'est important de les connaître ces noms Oui. Est-ce que c'est important de les comprendre et pas seulement de les connaître par cœur Oui. Est-ce que c'est important de les comprendre mais aussi de vivre en conséquence Oui, c'est ça ce qu'on appelle l'ibadah, c'est ça l'ibadah, c'est ça l'adoration. L'adoration c'est de connaître Allah Azza wa connaître ses noms, comprendre leur sens et vivre en conséquence. C'est ça l'adoration, c'est ça la, la vie d'un croyant, la vraie vie d'un croyant c'est ça. Mais comment tu vas comprendre les noms d'Allah Azza wa Entre autres c'est en méditant, c'est pour ça que Allah Azza wa nous demande toujours de, de méditer. Tu médites sur quoi dans ce contexte Tu vas méditer sur ta situation. Je vais méditer sur ma situation. Si j'ai commis un péché, qu'est-ce que cela peut apprendre à propos d'Allah Azza wa Allez, donnez-nous des exemples. Qu'est-ce que cela peut nous apprendre sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala Donnez-nous un nom d'Allah Azza wa ou bien un attribut d'Allah et c'est quoi le lien entre moi j'ai commis un péché Allah il est Rafou. Très bien. Allah subhanahu wa ta'ala il est Pardonneur, on va voir pourquoi dans un moment parce qu'il va nous parler de ça inshallah Qu'est-ce qu'on a aussi Hein Allah, il est قريب, il est tout proche de nous. Pourquoi C'est quoi le lien entre ça et entre moi, j'ai combien péché Qu'est-ce que cela nous apprend sur ce nom d'Allah Azawad Allez, Qu'est-ce qu'on a aussi comme comme réponse Basir Que Allah Azza wa il voit tout subhanahu wa ta'ala c'est quoi le lien entre ça et entre ce péché que on peut pas faire du mal lorsqu'il n'y a personne un péché reste un péché parce que Allah Azza wa il nous surveille wa huwa ma'akum aynama kuntum très bien qu'est-ce qu'on a aussi comme nom d'Allah Azza wa oui Allah Azza wa Jalla, Al- Al-Ali. Al-Mutakabbir. Nam, det är Nam. Al-Mutakabbir, det är Al-Kibriya. Al-Kibriya, det är svårt att få en bra traduction. För att i den liten liten liten liten liten liten liten liten liten. En franskärsad, det är liten liten liten liten liten liten. Och att det är en franskärsad som en attribut som en negativ. Men för Allah Azza är C'est le seul sens qui est dans un sens de perfection et de puissance, al-kibriya ou al-azama, azza wa jalla. Pourquoi est-ce que le kibriya, elle est négative pour un être humain Pourquoi est-ce que ce qu'on appelle l'arrogance, encore une fois, la traduction, elle est approximative Mais pourquoi est-ce que c'est mauvais pour un être humain Parce que l'être humain, il n'est jamais vraiment grand. Il y a toujours quelque chose de plus grand. Tout celui qui est arrogant et orgueilleux il va avoir une autre, une autre personne qui peut être plus orgueilleuse et plus arrogante. Et parce que aussi l'être humain, il est injuste. « Kalla la Il a tendance à transgresser. L'être humain, chaque fois qu'il est arrogant, il va faire du mal aux autres. Comprenez On ne parle pas ici d'une arrogance qui va durer une seconde. Là, mais quelqu'un que son état d'esprit, c'est l'arrogance et l'orgueil, il va commencer à faire du mal aux autres Allah azza wa jall il est subhanahu wa ta'ala supreme il mérite al kibria et Allah azza wa jall la yadhlimu an-nas il ne fait jamais de mal aux autres subhanahu wa ta'ala parce qu'il est juste subhanahu wa ta'ala il n'est jamais injuste oui quelqu'un qui est arrogant il se fait du mal aussi à soi-même parce que comme notre frère il dit il vit dans une illusion qui est l'illusion de la perfection et de la puissance et ainsi de suite sans voir ses défauts et ses failles Allah Azza wa Jalla n'a pas de défaut subhanahu wa ta'ala il n'a pas de faille il est le créateur de toutes choses et il est le plus grand et le parfait et l'être suprême subhanahu wa ta'ala donc ici il y a plusieurs noms sur lesquels tu peux te concentrer et voir par exemple Allah Azza wa Jalla, il est Al-Hakim Il est le tout sage, Subhanahu wa Taala. La sagesse d'Allah ça peut vouloir dire que Allah écoutez bien ça, parce que là c'est là c'est un terrain glissant, ok? Si si tu comprends ce qu'on va dire ici à moitié, up, Satan il va utiliser ça comme chouba. Allah Azawajal pourrait écrire que tu vas commettre un péché pour une sagesse, pour un bien pour toi-même. Pour faire, par exemple, pour faire sortir de toi beaucoup plus de bonnes œuvres. Et un autre niveau de foi, de iman auquel toi tu n'aspirais pas avant, avant cela. Il ne faut pas penser à ça avant le péché. Ça, ça vient, c'est une réflexion après le péché. Ce n'est pas pour dire, ah, je vais commettre un péché parce que peut-être Allah, il a écrit du bien pour moi dans ça. Non, non, non. Okay, on a parlé de ça dans le cadre la, la, la fois dernière, on ne va pas répéter. Mais le cadre, on ne l'utilise pas comme raison pour faire le mal. Mais si moi, Allah, je vais remarquer qu'Allah a écrit sur moi que j'ai commis un péché, que maintenant je vais faire la taouba, pourquoi est-ce que j'ai commis un péché Oublions le péché, prenons un simple erreur. Pourquoi est-ce qu'on commet des erreurs dans la vie Il y a des personnes qui n'acceptent pas le fait qu'on fasse des erreurs. Ah, je suis tellement frustré aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça « Relaxe-toi, mon ami. Take it easy. » Ça, c'est intéressant ici. Pourquoi Comment est-ce que le vrai croyant doit vivre Si on fait une erreur qui est une erreur humaine ici, on ne parle, parle pas ici d'être insouciant, de faire des erreurs graves volontairement par insouciance et ainsi de suite, je fais le mal et après ça, je dis « Ah, je suis un être humain. » ne parle pas de ça. On parle faire faire des erreurs qui sont humaines. Comme on l'a dit, des erreurs de jugement des erreurs qui sont liées à notre méconnaissance, de notre avenir « Ah, oh, j'aurais dû faire aujourd'hui ainsi de suite, j'aurais pas dû ouvrir telle chose et j'aurais dû faire » si je n'ai rien à me reprocher si, rien, si, si ce n'était pas de ma faute intentionnelle, volontaire qu'est-ce que je me suis dit Qu'est-ce que je dois me dire Je suis un Pourquoi est-ce que j'ai fait une erreur Parce que je suis un être humain That's it ça s'arrête là Allah Azza il a écrit qu'on va faire des erreurs humaines pour se rappeler toujours qu'on est des, des êtres humains. Même les personnes les plus intelligentes, croyez-moi, même les plus grands savants, même dans un, terme, dans un cadre de religion, parfois vont faire des erreurs des plus bêtes. Pourquoi Parce qu'Allah a écrit que ces personnes-là sont des êtres humains comme nous. Comme il a dit Hassan al-Basri, si l'être humain, s'il si y a une personne qui devrait toujours, ou bien qui allait toujours avoir raison, et toujours faire la bonne décision, tu vas mourir de... de l'heure et d'arrogance et d'orgueil. Tu vas mourir. Tu vas dire khalas. Shaitan, il va te dire Wal adu billahi, adu billahi mais c'est une vérité. Shaitan, il va te dire c'est toi Dieu. comprenez Mais non Comme une fois, <rire> il y a quelqu'un il faisait dawa, je pense c'est quelque, quelque, quelque part en Europe ou autre chose il nous racontait qu'il faisait dawa, il appelait vers Allah dans, dans la rue, donc il essayait de parler à croiser comme ça des personnes qui ne sont, qui, qui sont pas musulmanes et essayer de leur parler de l'islam et pour commencer la discussion, le débat Il a brièvement des personnes, « Hey, sorry, do you believe in God ?» Là, la personne va dire, « Yes, I believe in God. » Après ça, commence une discussion rapide. Alors, quelqu'un est passé et dit, « Do you believe in God ?» Il a dit, « I I'm God. » Il a dit, « Really ?» Il a dit, really? « Yes. » Personne qui dit, là, Moi, je suis Dieu, moi-même. » Il a dit, « Ok. Je te cache combien derrière mon dos Le chiffre que je cache, c'est combien Il a dit « Ah non, non. » Il a dit « So you're not God. » Tu ne peux pas être Dieu. Parce que tu es un être humain, tu fais des erreurs. Comprenez Donc, cet aspect est très important pour le croyant. Tu dois vivre avec. Le fait de faire des erreurs, on vit avec. Mais ici, si on ne parle plus des erreurs, on parle des péchés, on vit avec, mais on doit faire la toujours revenir vers Allah demander le pardon d'Allah être déterminé à revenir vers le chemin du bien maintenant pourquoi est-ce que ça s'est écrit dans ma vie parce que je ne voulais pas que je ne voulais pas avoir un péché comme ça dans ma vie, je ne voulais pas l'avoir parce que moi je voulais avoir comme une page qui est blanche mais pourquoi je l'ai eu c'est là qu'on va quand on regarde vers l'arrière là j'ai fait mon repentir mais là je vais remarquer ce point que Allah il est al-hakim Il est le tout sage, subhanahu wa ta'ala. Il a une sagesse dans cela. Qui est écrite, cette sagesse, parce que si Allah, azza n'avait pas écrit que je commette ce péché-là, on va me prendre pour une divinité ou bien je pourrais même me considérer moi-même comme étant une divinité. C'est clair Et comme on a dit, ça c'est juste une ouverture. Mais à toi de, à toi de méditer sur les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à cette situation, bien particulière. Ça pourrait être le fait de remarquer, on va donner un autre exemple, ça pourrait être le simple fait de remarquer la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment la justice d'Allah azza wa Si mettons une personne a commis, a vu une personne, un bon croyant entre guillemets, qui pratique bien sa religion, a vu une autre personne commettre un péché. Et que cette personne-là, il s'est dit, la personne A a dit à propos de la personne B, Mais comment est-ce que quelqu'un pourrait commettre ce péché-là C'est grave là. Moi, en tout cas, je ferais jamais ça. Hamdulillah. Quelque temps après, Allah azza wa jalla, il te fait commettre le même péché. Il te laisse commettre le même péché. Là, tu vas remarquer quel attribut d'Allah azza wa jalla la justice. Que Allah azza wa jalla, il est juste. Vous comprenez Parce que tu n'as pas Voulez le bien pour l'autre personne tu t'es concentré pas sur le droit d'Allah pas en comparant ce que cette personne elle a fait avec ce que Allah Azzawajal dit de faire, non, tu t'es comparé la comparaison ici, c'est la mauvaise parce que je me compare moi à l'autre personne vous comprenez si la distinction, la nuance ici elle est précise attention c'est pas pour dire que celui qui désobéit à Allah c'est pas grave, non Mais lorsque quelqu'un désobéit à Allah et qu'on n'aime pas ça, si on n'aime pas ça parce qu'ici on est en train de comparer entre ce que cette personne elle fait, ce que Allah il demande, ça c'est la vérité. Mais si c'est pour comparer lui et moi, là je ne suis plus dans le cadre de la foi, je suis dans le cadre qui se rapproche plus, comme on a dit, de l'arrogance et de l'ego et autre chose. إِلَّا an أَقُولُ Sauf peut-être, la seule exception, c'est que si je compare l'autre personne à moi, je vais dire quoi Alhamdulillah illadhi 'afani mimma ibtalaka wa faddalani 'ala kathir mimman khalaqa tafaddal. Alhamdulillah, Allah il m'a protégé de ça. Alhamdulillah, aujourd'hui je suis dans une halaqah et pas au bar. Alhamdulillah. Personne va personne va dire que ça c'est l'arrogance. Comprenez Mais si quelqu'un va dire "Ah, moi je suis ici là parce que moi je, je suis au top. Les autres là sont pas au même niveau que moi." Là, on change de On change de courant. Naam. Prochain point. Faminha. Wa alaykum salam wa rahmatullah. An ya'rifa l'abdu izzatahu fi qada'ihi. Très intéressant aussi. Un autre regard. Si tu commets un péché en tant que croyant, qu qu'est-ce qu que tu dois remarquer par la suite La izzat d'Allah azzawajal. La puissance et la supériorité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il peut choisir ce qu'il veut pour ses créatures. Que c'est Allah qui choisit avant et après toute chose. C'est pour ça que le prophète sallallahu alaihi wasallam disait quoi Que les cœurs sont entre les mains d'Allah subhanahu wa taala. Entre la main d'Allah azawajalla, il Allah azawajalla, il change l'état des cœurs comme il veut. C'est pour ça que le prophète sallallahu alaihi wasallam lui-même il demandait toujours Allahumma ma qulub qalbi 'ala et il demandait en permanence à Allah écoutez bien ça ça c'est très important parce que aussi ça c'est un autre point un autre piège de shaitan ici qui va être prêt si tu vas commencer le cheminement vers Allah ce piège là il est inévitable c'est quoi ce piège c'est que shaitan il va te donner un certain sentiment de sécurité que ça ça va être là pour toujours ça c'est ton dernier chemin ton dernier cheminement jusqu'à ta mort Non, prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est prophète. Il disait quoi En permanence. Il demandait à Allah de préserver son cœur sur son chemin et sur sa religion. Dans le Coran, Allah azza il dit, écoutez bien ce verset. Écoutez bien ce verset. Si on ne t'avait pas protégé, Si on n'avait pas protégé ton cœur, si on t'avait pas raffermi le cœur, et là, c'est Allah qui parle à son prophète, sallallahu alaihi wasallam. Tu aurais tarkenou, tu aurais fait quelques pas vers les mécréants. Tu aurais, tu aurais fait quelques pas vers les, vers les mécréants. Ça en retient deux choses. C'est faire quelques pas vers la mécréance et vers les mécréants. C'est très grave. Et de deux, même ces si quelques pas, chacun ici pourrait les faire. Si Allah ne nous protège pas, parce que celui qui a protégé, même le prophète sallallahu alayhi c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a tous besoin d'Allah azza pour qu'il nous protège à chaque moment de notre vie. Retenez bien cette règle, retenez bien cette règle, c'est une règle d'or. Combien y a-t-il de tentations et d'épreuves dans la vie Qui pourrait nous dire combien y a-t-il en termes de nombre Un nombre illimité. Il n'y a pas deux tentations, pas trois tentations, pas quatre. Il y a un nombre, toute la vie c'est des tentations et des épreuves, que ce soit les bonnes épreuves ou bien les mauvaises épreuves. Retenez bien ça, il n'y a pas une épreuve qui est standard pour tout le monde. Chaque personne a certaines épreuves envers lesquelles cette personne particulièrement est très vulnérable. Alors... Si tu vois que tu surpasses des épreuves facilement dans ta vie, « Ah, oh Allah, il m'a donné telle passion, telle tentation, telle épreuve, je suis passé ça, ça n'affecte pas ma foi, moi je suis fort. » Tu n'as rien vu encore. Parce que va venir un jour, lors duquel tu vas faire face à une épreuve que toi, de par ta nature, tu es vulnérable. Tu ne peux pas faire face à ça. Comment tu vas la surmonter Par, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, tu vas échouer. Indiscutable. Comprenez C'est pour ça qu'il ne faut jamais se, se comparer à autrui pour déterminer notre voie. Je suis passé par la même épreuve. Ah, moi, moi et mon meilleur ami, on partait toujours au masjid en même temps, on revenait toujours du masjid, on lisait les mêmes livres, on allait chez les mêmes savants, on faisait telle chose, on faisait... Ah Le jour où on nous a proposé aux deux de prendre le même emploi, moi j'ai dit, jamais de la vie, parce que c'est haram. L'autre, il a dit, c'est haram, mais quand même, c'est beau là. Je ne peux pas dire non. Et il a pris cet emploi. Alors si je, moi je vais me dire, moi, je suis celui qui a le niveau de iman qui est le plus haut, et moi je suis immunisé contre les épreuves. Pas l'autre personne. Là, je viens de faire la mauvaise analyse de la chose. C'est quoi la bonne analyse de la chose Alhamdulillah, barakallahu fik. ça c'est la réponse à dire. Mais ici, on parle de l'analyse. Comment comprendre ce qui vient de se passer Est-ce que, est que vraiment ce qui vient de se passer, c'est que moi, j'ai plus de foi que l'autre personne et que l'autre personne, elle a failli, que moi, je suis immunisé contre les épreuves Non. Alors, c'est quoi la bonne interprétation entre autres, et quoi aussi, dans le cadre dans lequel on parle maintenant. Bien sûr, il y a plusieurs analyses qu'on pourrait faire qui sont toutes bonnes et valides. Pas, ce n'est pas mon épreuve principale ici. Mais c'était l'une de ses épreuves principales. Vous comprenez Il est vulnérable à cette épreuve, je le suis beaucoup moins. Mais il va y avoir d'autres épreuves dans la vie dans lesquelles je pourrais avoir la même réaction que cette personne. Vous comprenez C'est pour ça à chaque instant de notre vie, c'est pour ça qu'on fait toujours dans Sourat al Ha toujours, qu'est-ce qu'on dit ?« Eh dinas al-mustaqim » au moins dix-sept fois par jour. Pourquoi Pourquoi tu as tellement besoin C'est quoi sirata al-mustaqim C'est quoi le droit chemin C'est quoi ce droit chemin Comment il s'appelle Islam. Islam Le droit chemin c'est l'Islam Est-ce qu'on n'est pas des musulmans, nous, pour devoir demander dix-sept fois par jour au plus « Ehdi al-sirata al-mustaqib Mustaqim? est Est-ce qu'on n'a pas encore trouvé l'islam Mais qu'est-ce qu'on demande ici De le préserver. De le préserver. C'est pour ça que c'est le doa principal. Notre doa principal dans notre vie, c'est « Ehdina al-sirata al-mustaqib Mustaqim. Notre doa principal dans la vie, ce n'est pas « Ya Allah, aide-moi à réussir mes examens »« Ya Allah, aide-moi à avoir mon diplôme »« Ya Allah, tout ça, ça vient après » atinna c'est important de bien mettre ses priorités bien organiser ses priorités les musulmans aujourd'hui quand on dit les musulmans c'est pas seulement les musulmans mais puisqu'on parle de nous de notre foi les musulmans aujourd'hui en général on va pas dire c'est tout le monde hamdoulillah a toujours de, de bons exemples et des personnes sur le droit chemin mais il y a beaucoup de musulmans que leur hiérarchie de priorités dans la vie est complètement inversé. musulman et j'aime Allah et j'ai lu le Coran, mais quelles sont tes priorités Vraiment, c'est quoi tes soucis principaux dans, dans ta vie Qu'est-ce qui va faire en sorte que ta vie, ça va être un succès ou bien un échec Ah, ça va être d'avoir une grande maison et d'avoir mon diplôme et d'avoir de l'argent. Taïb, est-ce que tu as pensé à une deuxième possibilité que tu ne vas jamais avoir ta maison dans ta vie, que tu ne vas jamais avoir ton diplôme, que tu ne vas jamais devenir riche Est-ce que tu as pensé à cette possibilité que ça s'est écrit dans ton avenir, pas parce que tu n'es pas sérieux, pas parce que tu n'étudies pas assez, pas parce que, mais peut-être que il va t'éprouver avec une maladie qui est sérieuse, avec des conditions qui sont difficiles, avec des épreuves dans la vie qui vont t'empêcher d'avoir ta grande maison et ta richesse et ainsi de suite, et ton diplôme. Est-ce que cela veut dire pour autant que tu as échoué dans ta vie Non. Si quelqu'un dit oui, ça veut dire que tu n'as pas les bonnes priorités, tu n'as pas as la bonne vision de vie. Notre vision de vie, ce n'est pas ici pour dire qu'il ne faudrait pas avoir de maison, il ne faudrait pas avoir de diplôme, ce n'est pas ça le sens. Il n'y a personne qui a dit ça ici. Ce qu'on est en train de dire, c'est de mettre tout en perspective. Ce qui équivaut à 1% de valeur dans notre vie, on lui accorde un 1%. Si le 1% devient 99%, il y a quelque chose, il y a quelque chose de, de, de grave qui se passe dans ma vie. Vous comprenez C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa est ce qu'il nous a dit est-ce qu'il nous a dit de ne pas chercher l'argent, de ne pas chercher la richesse Tout le monde aime l'argent. Chaque être humain qui est normal, un être humain normal aime l'argent. Celui qui n'aime pas l'argent, ce n'est pas un être humain normal. Parce que le Quran, il nous dit à propos de l'être humain quoi Watuhibun al malachubon, djamma. Qu'est-ce qu'il a dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit « Non, non, non, il faudrait vous, faudrait vous séparer de cette passion qui est l'amour pour l'argent et pour la richesse. » Il jamais dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a dit « Ettaquullah wa admilu fi talam » Deux choses. « Craignez Allah » Ça veut dire « Cherchez pas l'argent qui est haram. » Et deuxième chose, la première, tout le monde la connaît. Tous les musulmans la connaissent. C'est pas tout le monde qui la pratique. Mais La deuxième, Beaucoup de musulmans ne la connaissent pas, la deuxième partie du hadith C'est quoi Adjmilouf et Talab Chercher l'argent, la richesse, mais de façon raisonnable Vous savez c'est quoi raisonnable Ça veut dire, moi la richesse, et le commerce, et le travail dans ma vie Ça a un cadre, certains cadres, qui est important pour pouvoir avoir le halal Pour pouvoir essayer de vivre de façon confortable Mais ce cadre-là, il a des limites Les limites, ça veut dire j'ai d'autres devoirs dans la vie j'ai mes devoirs envers Allah Azza wa j'ai mes devoirs envers ma famille envers ma communauté envers moi-même travailler excusez-moi comme un an nuit et jour juste pour avoir de l'argent on ne parle pas ici de celui qui souffre pour, qui, qui doit avoir deux trois jobs pour pouvoir payer son loyer, on ne parle pas de ces personnes-là qui sont dans, adharua, dans la nécessité on parle de certaines personnes qu'on voit, c'est une réalité que vous connaissez tous, qui ont même atteint un certain âge avancé lors de leur vie et qui ont assez d'argent pour vivre encore cent années. Et que malgré ça, ils courent derrière l'argent, l'argent, l'argent, l'argent, l'argent. Au détriment de leur santé, au détriment de leur famille et au détriment de leur foi. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Un certain... Même si tu cherches l'argent qui est halal en passant. Mais tu as un problème. Parce que, L'argent ça a pris le dessus de ta vie Tu T'as pas été créé pour vivre Pour l'argent Le prophète il nous a parlé du mal De cette personne là Parmi les pires personnes auprès d'Allah Dans le hadith authentique C'est celui qui est Un an La journée Et un cadavre la nuit c'est quoi ce cadavre la nuit et l'âne la journée c'est le modèle parfait qu'on voit de nos jours comprenez travail, travail travail travail travail travail là tu arrives à la maison épuisé mort et si seulement parce qu'il y a des gens qui vont dire ah mais le travail c'est bon pour la société et tout c'est certain qu'il y, y a des formes d'emploi et de travail qui sont très importantes pour la santé et pour la société et qui valent le coup que tu vas t'épuiser Être médecin, lorsque les gens ont vraiment besoin de médecins, lorsqu'il y a une crise ou autre chose, c'est normal ici que tu vas t'épuiser dans le cadre de ton travail parce que ici tu ne fais pas que te faire de l'argent. Si ton intention c'est de sauver la vie des autres par la volonté d'Allah Azza wa Mais la vérité c'est que beaucoup de personnes de nos jours travaillent dans certains domaines qui sont le luxe de la vie, les accessoires, je ne sais pas moi là vivre ma vie par exemple à faire des, des études de téléphones avec des couleurs et je ne sais pas c'est halal, personne qui a dit que c'est haram mais viens pas me faire croire que toi tu es en train de servir l'humanité que moi je suis, tu vois, mon travail c'est ibadah Allah il aime ça, c'est bon pour l'humanité et ainsi de suite, who cares c'est bon pour toi même, c'est tout c'est bon pour te faire de l'argent qui est halal Tu vis, c'est bien, c'est ta richesse, mais prétends pas ici que tu es le sauveur de l'humanité parce que c'est très important ce que tu es en train de faire. C'est une mission qui est noble. Ça fait ces fous au l'humour, c'est des choses secondaires dans la vie. On n'est pas en train de dire que ça ne vaut pas la peine. Si c'est halal, on ne peut pas dire à la personne. Mais ça ne vaut pas la peine par contre, dans un autre sens, si c'est pour, comme on a dit, si, si, si, si c'est pour faire de ça ma mission dans la vie, pour m'épuiser, même si j'ai assez de gains, assez de richesses, et moi je vais m'épuiser pour ces petites étuis, si je ne vis que pour ça, est-ce que ça vaut le coup Ce n'est pas comme, comme on a dit tout à l'heure, comme un médecin, ou bien quelqu'un qui va travailler comme bénévole, je ne sais pas moi, dans une association caritative dans laquelle il va... La personne va aider des pauvres et des personnes dans le besoin et ainsi de suite. Et la personne va dire, moi, je vais faire des heures supplémentaires et travailler le jour et la nuit parce que je sais que je suis en train de servir des orphelins. Alhamdoulilah, juste assure-toi que ton intention, elle est pour Allah pour que tu sois récompensé. Oui. Mais moi, par exemple, je me dis, imaginons je suis un fournisseur international Oui. Oui. Si maintenant je gagne des millions, et des millions, Tout ça, c'est des exceptions, mon frère. Attention ici. Il n'y a personne qui a parlé du travail qui est valable ou non. Comme on a dit, le halal, il est halal. Il n'y a personne qui peut interdire le halal. Okay? Je ne suis pas ici pour te dire que ce qui est halal, tu dois le laisser. Libre à toi de gérer ton halal comme tu veux. Mon message à toi, c'est le message du prophète. Talab. Cherche le halal de façon raisonnable. Assure-toi que d'une façon ou d'une autre, dans ta vie, tu vas t'organiser pour que ce cadre-là de l'argent et de la richesse ne va pas détruire les autres cadres qui sont ton au-delà et le droit d'Allah, le droit de ta famille, le droit de ta communauté, ainsi que ton droit à toi ou à l'infisika, ça veut dire ta personne, ta santé et ton bien-être et ainsi de suite. A l'intérieur, fais ce que tu veux. On a seulement donné des exemples pour mettre ici le contraste entre quelqu'un qui est médecin et qui sauve des vies et quelqu'un qui des couleurs pour des étuis et qui va prétendre que moi je sauve l'humanité on va s'entendre que c'est pas tout le monde qui vend des étuis qui est comme ce que tu vas tu viens de nous présenter le profil de celui qui va gagner des millions pour faire des dents et ainsi de suite c'est pas tout le monde qui fait ça non oui mm -hmm. Oui, oui. Ok, je comprends. Je n'ai pas, pas comparé les deux emplois. Ce que j'ai comparé, c'est deux situations. Il faut faire la distinction ici. Je n'ai pas dit un médecin par rapport à un artisan. Ce n'est pas ça l'exemple. J'ai dit, s'il si y a un médecin qui est en train de sauver des vies, par exemple, une situation de crise humanitaire ou autre chose. Vous comprenez Et que son intention, on l'a dit clairement, on l'a dit, si l'intention, elle est pas seulement pour l'argent, mais pour sauver des, des vies. Ça veut dire, moi, quand je suis, je suis en train de travailler, je ne suis pas là seulement pour l'argent. Je sais qu'en tant que médecin, je vais me faire assez d'argent, mais je suis là ici parce qu'il y a de nos jours, c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, si tu deviens un bon médecin, c'est bien. Ce ne sont pas tous les médecins qui sont de, de bons médecins. Bon, on ne va pas entrer dans ce domaine qui est sensible. Mais vous le savez très bien que de nos jours, la médecine aussi, c'est très motivé par, ce n'est pas tout le monde, Attention, mais ce, cette dimension de capitalisme, l'effet des compagnies pharmaceutiques et des salaires et ainsi de suite, a un effet sur les médecins, sur plusieurs médecins, on ne va pas généraliser, il y a encore des médecins, beaucoup de médecins qui, font, qui sont là pour la bonne cause et pour faire le bien, servir les autres avant tout. Mais il y a aussi des médecins que lorsque toi tu rentres, il va te voir comme, pas une personne qui a besoin d'aide, mais comme un comme un client. Money talks. Comprenez Ça, c'est une vérité. C'est pour ça qu'on a dit c'est ce n'est pas tout celui qui est médecin qu'auprès d'Allah. Khalas. Tu es là pour la bonne cause et que celui qui est artisan. Comme on a dit, tu peux être artisan ou faire des études, n'importe quelle chose. Et comme le frère l'a dit tout à l'heure, mon intention, c'est de faire beaucoup d'argent pour faire la sadaqa et pour aider d'autres personnes. Pas de problème. On a ici donné un exemple théorique entre deux cas qui sont extrêmes. Seulement, حَتَّنُ قَرِّ Attention ici, on rappelle, ce n'est pas un cours de jurisprudence. Les cours de jurisprudence, ils se concentrent sur les détails. Les détails du cas, on va l'étudier pour dire qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. On est ici dans un cours d'éthique et de spiritualité. On donne des exemples généraux. Il faut concentrer sur l'idée générale de l'exemple pour voir qu'est-ce qu'on veut dire. Donc, Pour revenir ici à l'essentiel, que vous soyez d'accord ou non avec les exemples, l'important c'est que vous soyez d'accord avec ce que le prophète Salah al a dit. C'est quoi C'est que lorsqu'on cherche la richesse dans notre vie, ça doit être de façon qui est raisonnable. Que je sois médecin ou artisan, si ma profession à moi fait en sorte que je ne fasse pas la salette, si ma profession à moi fait en sorte que je ne vais pas prendre en charge mes propres enfants, leur éducation, leurs droits, d'affection et ainsi de suite que je vais ignorer tout ça parce que je suis médecin et parce que je suis artisan là il y a un problème si je suis capable de respecter toutes ces limites de faire l'équilibre dans ma vie et que la richesse et l'argent et le travail c'est une partie importante parmi d'autres dans ma vie alhamdulillah il y avait une autre question rapidement oui Barakallahu fiq, par exemple. Il Barakallahu fiq. Ça, c'est un très bon exemple. Quelqu'un qui travaille dans un bureau. Non, que, quelle que soit la fonction. Mais que son but, c'est juste d'avoir cette promotion pour qu'on qu dise de moi que je suis devenu tel. et que je... Vous comprenez Non. faut comprendre l'idée et le principal, Inch'Allah, wa Jal. Wa Un subhanahu wa taala. Un autre regard lorsque le croyant il va commettre un péché, c'est quoi Un autre regard ici qui est important d'avoir, c'est de remarquer la bienfaisance d'Allah azawajal. Comment est-ce que Allah subhanahu wa taala il t'a protégé Il n'a pas entre guillemets divulgué ton cas auprès des gens. ...il a gardé ça comme un secret ...entre toi et entre Allah Azza wa Jalla. Sattara alaik subhanahu wa ta'ala. Ali radiyallahu ta'ala anhu, ...lorsqu'il était calife, ...foi on lui a amené quelqu'un qui a ...commit quelque chose, quelque chose de grave. Et il a dit, ya Amir al-Mu'minin, ...o oh, le calife des croyants, ...il a dit, Wallah, ...par Allah... Astagfirullah, l'histoire c'est pas comme ça Ali radiyallahu ta'ala lui a dit, écoute je te demande une question mais tu vas me répondre sincèrement ce n'est pas la première fois que tu commets ce péché, n'est-ce pas il a dit oui effectivement ce n'est pas la première fois il a dit mais comment tu le sais il a dit parce que si c'était la première fois Allah Azza wa Jalla n'aurait pas divulgué ton cas Allah Azza wa Jalla ta t'aurait protégé subhanahu wa ta'ala comprenez Allah Azza wa Jalla yasturu ala ibadihi subhanahu wa ta'ala. För det är inte det första gången. Jag vet inte första gången. Om alla har vis och alla har su. är inte första gången. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné de Avant det. Och att du proteger. A chaque gången. Subhanahu wa ta'ala. Och inte säger det här. Någon mais في هذه الحال فاذا فقدها فليرجع tu remarquez bien ici remarquez ici le ça comme on a dit tout à l'heure savoir vous question de la volonté la foi c'est de contrôler son âme pas dans le sens ici que ah comme comme certains disent ah le la foi c'est seulement à l'intérieur du cœur non non parce que une fois que l'âme actions vont suivre parce que le cœur de notre corps, quoi? Ou bien le le Le roi de notre corps, c'est quoi C'est le cœur. Maliko Al-Badan. Si le cœur est bon, les actions vont être bonnes. Donc ici, le travail, tout le travail doit être fait sur quoi Sur le cœur et sur notre âme. Ça, c'est vrai, ça, c'est une vérité. Le faux, c'est de dire que la religion, ce n'est que le cœur et l'âme. Ça, c'est faux. Parce que le travail sur le cœur et sur l'âme se fait entre autres par le corps, par la salat et par le jeûne et par ainsi de suite. Vous comprenez Mais il faut travailler sur notre cœur et sur notre âme. Ça, c'est le centre de tout. wa Allah, il dit que celui qui purifie son âme, il a le succès. C'est un bon croyant. Jouer avec l'âme. Jouer pas au sens du divertissement, avoir le fun. Jouer, ça veut dire savoir... Maîtriser l'âme, savoir s'ajuster avec notre âme. Si notre âme, elle fait certains pas vers la, la droite, parfois on fait des pas, on va l'amener vers la gauche, toujours la ramener vers le droit chemin. Alors il te dit l'Imam Ibnul Qayyim que tous ces tous ces regards dont on est en train de traiter ici, tu es concentré sur les noms d'Allah Subhanahu wa Taala, sur Allah Azza wa Jalla. Mais attention, il te dis, dès que tu commences à oublier ce que tu as fait, reviens à ton péché. Et tu commences à méditer encore une fois sur le péché. Vous comprenez ici La balance à faire. Est-ce que c'est compliqué, on réexplique Si quelqu'un a commis un péché, on a dit qu'il y a plusieurs regards. Le premier regard, c'était de reconnaître que c'est un péché. Je viens de faire quelque chose de mal. Mais après ça, je commence à méditer sur la sagesse. La signification, le sens, pourquoi est-ce que moi j'ai commis telle erreur Pourquoi est-ce que Allah Il a écrit que je vais commettre tel péché ou autre chose Là on a dit on va méditer sur les noms d'Allah azaodel et ainsi de suite. Mais parfois si tu commences à méditer sur ces noms d'Allah azaodel, shaitan il va te faire oublier ce qui s'est passé ici, c'est que toi tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez Alors il te dit, dès que tu oublies, dès que tu commences à oublier, reviens vers le péché. C'est entre le mal que j'ai fait et entre... Comment est-ce que cela affecte ma connaissance d'Allah zone Toujours être entre les deux et s'ajuster. Pour faire toujours cette, cette balance qui est au fait la balance entre ashara et et al qadar. Il est quelle heure juste pour qu'on sache inshallah si on cite ce point ou non 8h30, bien. Euh... On va le mentionner, inshallah. Un autre 15 minutes et on va clore, inshallah. On a parlé la dernière fois du destin de Al-Qadar qui pourrait nous faire nous rappeler très brièvement c'était quoi le destin c'est quoi le destin c'est quoi le Qadar Que connaissez-vous à propos du destin du Qadar Oui Allah il a tout écrit à l'avance et que il n'y a oui Sans, sé sans séjour en prison. C'est ça, c'est ça, c'est ça c'est ça. l'expression qui est utilisée. Est pas, pas si, si je ne l'ai pas inventée. Oui. De, euh, sur, euh, sur, alors, a dit, Très bien, excellent. Ce que vous avez mentionné, c'est vrai Sauf qu'il faut le mettre dans un autre cadre plus général, ok On n'a pas le temps d'aller dans tous ces détails en 15 minutes, mais très brièvement, il y a plusieurs niveaux de qadr. Le niveau le plus haut du destin qui est la connaissance d'Allah Azza wa Jal, l'ilmullahi ta'ala, ce que Allah Azza wa Jalla il sait depuis toujours et il saura jusqu'à jusqu toujours, subhanahu wa ta'ala, c'est parce qu'Allah il est l'awwalu wa l'akhir, awwalu bila ibtida wa l'akhiru bilantihah, subhanahu wa ta'ala. Il est le premier et il est... Le dernier, il a toujours été là et sera toujours là. Allah Azawajal a toujours su ce qui va se passer dans cet univers. Et ce n'est pas nos actions à nous, ni même le doua, ni même le mauvais œil, qui vont changer la connaissance d'Allah Azawajal et le décret d'Allah سبحانه dans ce sens. Dans un autre sens, qui est un degré de qadar qui est moindre, ça c'est le destin que Allah Azawajal il révèle aux anges, parce que Allah سبحانه il révèle le destin aux Aux anges, par exemple, il y a Taqdirul Hawli, de façon annuelle, lors de la fameuse nuit de Laylat Al-Qadr, Allah Azza il va révéler le décret de toute chose qui va se passer lors de la prochaine année. Donc là, les anges vont découvrir que telle personne va tomber malade et que telle personne va avoir telle chose et telle chose. Ce niveau de qadar, oui, il peut changer dépendamment de certaines de nos actions. Comme par exemple, le dua, quand vous avez mentionné que du'a, il peut changer le qadar par la volonté d'Allah. C'est clair. le croyant doit toujours vivre avec, ou bien entre ces deux, entre ces deux éléments. Écoutez bien ça, inshallah, c'est le dernier point important de la soirée. Après ça, on va s'arrêter, inshallah. Le croyant doit toujours vivre entre eux. le qadr, qui est le choix universel d'Allah Azzawajal, les événements qui arrivent. Les événements, pas les événements nouvelles, Les événements, ça veut dire notre vie, là, à chaque seconde. Tout ce qui se passe dans ce monde, à chaque seconde. D'un côté. Et d'un autre côté aussi, c'est ashara. shara c'est la religion d'Allah Azzawajal. Qu'est-ce qui, selon vous, devrait guider nos actions Est-ce que c'est le qadar ou bien c'est la religion La religion. Parce que le qadar est ce qu'on connaît à l'avance. Non, on a parlé tout à l'heure justement de cette question de l'erreur humaine. Les gens qui disent « Ah, oh, j'aurais tellement pas ouvert, j'aurais tellement pas dû ouvrir ce magasin ou choisir ce programme d'études. Je viens de perdre une année de ma vie ou autre chose. » Ça fait une erreur qui est Humaine, cette, cette erreur est due justement à ton ignorance de Qadar, de ce que te cache ton avenir. Nos décisions ne doivent pas être régies par le Qadar parce qu'elles ne peuvent pas être régies par le Qadar parce qu'on ne connaît pas le Qadar à l'avance. Nos décisions, et là bien sûr l'erreur, c'est l'erreur la plus, ou bien ce même pas une erreur, ça vient de Shaitan encore une fois, c'est une réponse clé ici, réponse typique, le fameux qu'on répète toujours, « Je ne fais pas la prière parce que Allah ne m'a pas guidé. » Vous comprenez Ça c'est, est cette personne est en train de poser ses décisions selon le qadar ou bien selon ce qu'elle pense être le qadar. Parce que tu ne sais pas si Allah va te guider demain. It doesn't make sense. Tu peux pas, tu peux dire, je n'ai pas fait ma prière avant parce que Allah ne m'a pas guidé. Si, par exemple, moi, si je fais si ne faisais pas la prière pendant 20 ans, et qu'un jour, je commence à faire la prière aujourd'hui, demain, Inch'Allah, je fais la prière. Si quelqu'un va me dire demain, hé, hey, mon ami, toi, tu as fait la prière pendant une journée, tu sais, pendant 20 ans, tu n'as pas fait la prière, chez mon you. 20 ans, tu n'as pas fait la prière. Là, qu'est-ce que je peux lui dire Pourquoi je pas fait la prière C'était le qadar d'Allah Parce que Allah ne l'a pas Voulu que je la fasse avant Parce que là j'ai fait mon repentir Je parle de mon passé Mais maintenant pour mon présent Et mon avenir Je suis déterminé à agir selon la religion Pas selon le qadar Le passé on ne peut pas l'attacher à la religion On ne peut pas dire la religion Oui la religion elle dit que j'aurais dû faire Mais c'est le qadar qui nous a montré Qu'est-ce que Allah Azza il a décrété Alors le croyant il vit toujours entre les deux L'avenir et le présent, il est guidé par la religion. Qu'est-ce que Allah, il a dit de faire Qu'est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de, de faire Et encore une fois, ne dis pas le matin, « Ah, pour me réveiller à salatul fadr, ça va être tellement difficile. » Par exemple, ce soir, je vais aller pour me coucher. Si je vais aller me coucher tard, beaucoup de personnes vont faire cette erreur. Si je vais aller me coucher tard, il y a des personnes qui prient à peu près. là. Parfois, ils prient, parfois, ils prient pas. Je vais aller me coucher aujourd'hui, mais je me couche tard. Je suis revenu au travail à une heure du matin, deux heures du matin. Ah, ça va être vraiment difficile de se réveiller demain pour Salah Fajr. Même pas la peine de mettre le réveil. Là, je suis en train d'agir selon le... Ma décision, elle est selon le... Qadr, le destin. Ou bien ce que je pense être le destin. Parce que j'ai déjà pris ça à l'avance, comme j'ai déjà assumé à l'avance que Allah ne va pas m'aider pour me réveiller pour Salah Fajr. Vill jag gå ut, så ger jag honom en gång, men Allah il va t'aider. Et si Allah il ne t'aide pas, remarquez bien ça ici, un Allah exemple. Si Allah ne t'aide pas, tu es revenu, écoutez bien ça, écoutez bien ça, ça c'est intéressant. Tu es revenu à la maison à 2h du matin, i honom. Om Allah vill, han kommer att vara förälskad i tu Om Allah vill, han survivre et là tu es parti pour te coucher très tard tu as dit ah oh, dans 3 heures je vais devoir me réveiller encore pour salat mais j'ai pas le choix je dois obéir à Allah et t'as mis le réveil donc là tu es déterminé tu as agi selon la religion là le lendemain tu te réveilles à 10h du matin tu n'as même pas entendu le réveil qu'est-ce qui s'est passé ici tu as raté ta prière ce que c'était de façon volontaire non tu étais déterminé à agir selon la religion pas selon le qadar maintenant le qadar il a dit il vient de te prouver que ce qui était dans le qadar c'est que tu ne vas pas te te réveiller pourquoi tu ne t'es pas réveillé plusieurs possibilités <rire> mais peut-être parmi ces possibilités c'est que Allah il voulait pour toi pour que pour que tu te reposes comprenez attention pas à l'avance là pas à l'avance j'espère qu'Allah on ne parle pas de ça On parle de vraiment, vraiment, tu étais déterminé, mais tu ne t'es pas réveillé. Est-ce que, est que moi j'ai inventé cela, J'ai pas inventé cela Qu'est-ce que nous avons dans le hadith du prophète, alayhi wa assalam. Que si l'un d'entre vous, il jeûne, c'est le jeûne, c'est Ramadan, et que tu vas oublier que c'est Ramadan. Tu vas boire, tu vas boire de l'eau, ah j'ai tellement soif, tu bois. Après ça tu vas dire, ah astaghfirullah, c'est Ramadan. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Continue ta journée de jeûne normale. Tu rien à te reprocher et ça c'est un don d'Allah Azzaud. Allah il a écrit que tu vas oublier que tu vas boire de l'eau. Est-ce que tu étais déterminé d'oublier ou bien de faire semblant Non, tu ne peux pas mentir à Allah. Vous comprenez Toujours remarquer, après, une fois que l'événement arrive, on va voir en arrière, on ne va pas dire ah j'aurais tellement aimé changer mon passé non non laisse le comme il est Allah il a écrit et c'est écrit le mal que tu as fait si tu as fait ta tauba maintenant tu as fait ton repentir tu as décidé à être une bonne personne ce qui s'est passé avant c'est dans le destin dans le qadar d'Allah et c'est pour une raison particulière dans, avec une sagesse particulière là on va peut-être finir avec ce hadith du prophète alayhi l'histoire d'un débat dans le hadith authentique le débat entre deux prophètes qui sont ces deux prophètes Ils ont eu un débat Moussa, Moïse ainsi que Adam alayhi ils ont eu un débat auprès d'Allah qu'est-ce que Moïse qu'est-ce que Moussa a dit à Adam alayhi il a dit toi Allah il t'a créé par sa main subhanahu wa taala tu es le premier être humain Allah il t'a fait entrer au paradis et malgré tout ça tu as désobéi à Allah c'est à cause de toi qu'on est descendu sur sur cette terre alors Adam alayhi salam ça c'est dans un hadith authentique qu'est-ce qu'il a dit à Moussa alayhi salam il a dit n'as-tu pas trouvé dans la Torah ça veut dire dans le livre que Allah il t'a révélé dans la révélation d'Allah que c'est écrit wa'asaa que Adam il a désobéi à son Seigneur il a dit oui Et la Torah, comment on c'est la parole d'Allah Azza La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, bon, c'est difficile de trouver une bonne traduction, on ça azali Ça veut dire la parole d'Allah, la Torah existait depuis quand Elle a existé depuis toujours. C'est la parole d'Allah Azza wa Elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, tout comme le Coran. Différence entre la Torah a été révélée quand et entre elle existe depuis, depuis quand Vous comprenez La Torah, c'est la vérité par de la vraie Torah, qui n'est pas Muharrafa, qui n'est pas altérée. Tout comme le Qur'an, c'est la vérité, c'est la parole d'Allah Azza wa Ce qui est dans le Qur'an, il a toujours été vérité auprès d'Allah Azza Ce n'est pas devenu vérité lorsque Allah subhanahu wa ta'ala envoyé le prophète, alayhi Alors il a dit, Adam alayhi salam à Moussa, « Est-ce que tu veux me blâmer pour quelque chose que Azza wa Jal, il a écrit avant ?» La avant la création des cieux et de la terre, il a écrit que je vais commettre un péché et que de ce fait on va descendre sur cette terre. Ça veut dire que c'était déjà écrit dans le qadar. Alors le prophète sallallahu alaihi wa sallam, il tranche, il dit quoi ?« Fahadja Adam ou Moussa »« Adam a gagné » dans son débat contre Moussa alaihi as-salam. Il a eu raison de Moussa alaihi as -salam. Ça veut dire quoi Une fois que le péché il est arrivé, Adam alaihi as il a fait la tauba il a fait le repentir. Maintenant, si quelqu'un, même si c'est un noble prophète qui lui dit « Pourquoi est-ce que tu as désobéi à Allah ?» Il va dire que c'était écrit dans le qadr. C'est clair Toujours être entre le qadar et el-shara. Pour déterminer c'est quoi le bien et le mal, on regarde la religion, on ne regarde pas le qadar. Quelle est la bonne chose à faire Quelle est la mauvaise chose à, à ne pas faire et à, à éviter C'est la religion qui le dit, ce n'est pas le, le qadar parce que dans le qadar il y a le bien et le mal dans cette vie du bas monde dans le paradis il n'y a que le bien mais dans cette vie du bas monde dans le qadar il y a le bien et le mal le qadar on le regarde pour constater et méditer sur la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est-ce que c'est clair est-ce qu'il y a des questions oui Oui, oui, exactement. En fait, nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas être un marionnette tant que tout est écrit, genre pourquoi, genre moi je pense que nous, nos actions, genre ça peut ça peut faire un effet sur le cadre du Exactement. Il y a il y a effectivement plusieurs niveaux de qadar. Les niveaux les plus hauts de cadar sont le qadar qui est fixe. Il y a d'autres niveaux de qadar qui est qadr qui change. Allah Azza wa Jalla dit Allahu ma yasha'u wa, wa 'indahu amul kitab." Il y a le qadar qui est dans la tablette préservée, al auprès d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal. que à laquelle personne n'a accès, ni un ange, ni un prophète, ni personne. Ça, ce ce qadar il ne change jamais parce que c'est ilm Allah Azza wa Jalla. La connaissance d'Allah Azza, la connaissance d'Allah ne, ne change pas. Comprenez Le qadar qui change, pas toujours, mais qui peut changer selon certains éléments, comme le doa, comme les péchés. Dans le hadith du prophète, un hadith authentique, que Allah, il peut empêcher un rizq, une richesse, à cause d'un péché. Comprenez Ça, c'est le qadar annuel que Allah révèle, par exemple, aux anges, dans les tablettes qui sont chez eux. Le qadar quotidien. Il y a aussi le qadar quotidien, le rizq qui descend à chaque jour et les épreuves aussi qui descendent à chaque jour si Allah il a écrit un rizq pour moi parce que j'ai fait une sadaqa hier écoutez bien ça ça c'est des cas bien sûr théoriques qu'on qu qu qu donne pour comprendre c'est quoi les sens sinon c'est pas, pas des situations détaillées on peut pas voir l'invisible mais c'est des cas théoriques qui sont le principe en tant que tel il est vrai hier si j'ai fait un sadaqa un don, j'ai fait une sadaqa Allah il m'a promis qu'il va me donner mieux. Alors aujourd'hui, peut-être qu'Allah a écrit un rizq, une richesse qui va descendre. Mais aujourd'hui, moi, il y a la richesse qui va descendre et moi, je viens, je viens de commettre quelque chose qui est grave. Et cette chose-là qui est grave va repousser la richesse. Elle ne va pas descendre. Vous comprenez Ça, c'est le qadar qui change, le niveau de qadar qui peut changer selon le dua. Selon les bonnes œuvres, selon, selon, selon. Selon notre pensée d'Allah, Azzawajal, tu penses du bien d'Allah, Allah, il va t'aider, il va te faciliter. Tu penses du mal d'Allah, Azzawajal, ça veut dire que tu n'as pas confiance en Allah. Allah, subhanahu wa va te laisser à toi-même. Oui. oui, tout est écrit. Au fond, tout est... ce qui est dans la tablette auprès d'Allah, Azzawajal, Ça, c'est écrit. Et ça, c'est le niveau... Attention, on va conclure avec ce point important sur le qada. Ça, c'est le niveau du qadar sur lequel il ne faut pas se poser trop de questions. Pourquoi Parce qu'on ne va jamais avoir la réponse à ça. Pourquoi La fameuse... Ah La religion, elle ne vous permet pas de poser toutes les questions. Vous voyez Non. Il y a une Il y a une limite de questions auxquelles on peut poser. C'est quoi les questions qu'on ne peut pas poser? C'est les questions qui nous font entrer dans le domaine de la divinité. Un qadar l'ultime Qadar, le Qadar le plus haut, c'est la volonté et la connaissance d'Allah Azzawaj. Qui sommes nous pour demander à Allah pourquoi tu as écrit telle chose pour moi? Parce que, regardez, ici si on va... Parce que Shaitan, il veut qu'on pense. Parce que le qadar, c'est un point, c'est l'un des points sur lesquels les gens s'égarent. Et beaucoup de personnes, en passant, ne, ne croient pas à la religion en général. Pas seulement l'islam, même des chrétiens et autres choses. Parce qu'ils ne pensent ne pas pouvoir trouver la bonne réponse sur le destin et sur le, le qadar. Mais ici, c'est parce que ces personnes-là ne savent pas c'est quoi la limite. La limite, c'est quoi Est-ce qu'on demande à Allah Azza wa de nous de nous rendre des comptes, de nous expliquer des choses qui sont les choix ultimes d'Allah Azzawajal. Pas des choix que qu'Allah il a fait pour les... les trucs de tous les jours. Je suis venu à la halaka et je suis venu en retard. Pourquoi je suis venu en retard Ah, peut-être j'ai croisé quelqu'un à l'extérieur que il n'aurait jamais entendu parler de la halakha, Mais Allah, il a écrit que je vais le croiser sur mon chemin parce que je suis arrivé en retard. Ah, ça fait partie de la sagesse d'Allah. Mais les choix ultimes d'Allah, ça c'est une limite. Ni un prophète, ni un ange, n'ont se posé de questions sur ça. Parce que se poser des questions sur ça, ça veut dire que on veut devenir Dieu nous-mêmes, on veut devenir divin. Comprenez Allah, on ne le questionne pas sur ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala. Parce que si on va continuer avec ces questions, toutes les... si on va ouvrir cette porte, si le shaitan réussit à nous ouvrir cette porte, les questions ne vont pas finir pour le restant de ta vie et tu vas mourir dans la confusion, dans l'aide et les garments. Quelqu'un va même se poser comme question, pourquoi est-ce que Allah m'a créé moi aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas créé moi il y a de cela quatre siècles Il y a de cela cinq siècles. Pourquoi est-ce que Allah m'a créé Pourquoi est-ce qu'Allah n'a pas créé une autre personne à ma place Vous comprenez Ça ne va jamais s'arrêter les questions comme ça. Parce que c'est des questions sur le choix d'Allah Azzawajal. Et le choix d'Allah, Le Seigneur, c'est le Seigneur, et nous sommes des serviteurs. Des questions sur la religion d'Allah, sur les créatures d'Allah, et il n'y a pas de limite. En islam, il n'y a pas quelque chose... Non, tu poses des questions, tant que c'est une question qui est... Question qui est intelligente, qui est, qui a un impact, les CSTZ, un papa pour se moquer de la religion, autre chose. Toutes les questions, pas une question dans laquelle on va te dire On n'a pas en islam. Ah, tu poses pas de questions sur le cheikh là, attention, ou bien sûr euh, on n'a pas d'institution. des gens qui disent Mais pourquoi est ce qu'en islam on n'a pas une institution comme le Vatican? Et des gens ils pensent que c'est comme, comme une faiblesse que nous, en islam on devrait avoir quelque chose comme le Vatican qui va contrôler notre religion uniformisée. Non. Ça n'existe pas. Parce que la religion, la religion, elle, est, elle appartient à Allah. Il n'y a personne qui peut la contrôler. Parce que dès que des êtres humains, écoutez ça, on va conclure avec ce point, dès que des êtres humains contrôlent la religion, la religion, elle est terminée, corrompue, finie. C'est pour ça que Allah, il a écrit que pour le dernier message, parce que c'est le saut des messages jusqu'au temps dernier, jusqu'au jour dernier, Il n'y a pas d'êtres humains qui peuvent contrôler la, la religion. L'islam, dînullahi azzawajal. Et pour ajouter un point ici, faïdha, un point intéressant. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui pensent... On va finir avec ça en une, deux, deux minutes, inshallah parce que c'est important ici. Il y a des gens qui... Des musulmans qui disent, en pensant, dire du bien, ils disent, l'islam quand ils parlent avec, avec leurs collègues ou avec des non-musulmans parce qu'ils sont en peur, ils ne veulent pas être mal vus. L'islam, il n'y a pas de différence entre l'islam et les autres religions, c'est exactement la même chose. Croyez-moi là, si vous allez connaître l'islam, c'est la même chose. Kadib, c'est un mensonge de un et de deux, tu, viens, tu ne réalises pas le mal que tu viens de faire. Si les gens aimaient les autres religions, ils ont été, été tellement attachés aux autres religions. C'est là que peut-être tu vas leur dire l'islam c'est la même chose parce que les gens aiment les autres religions. Pourquoi est-ce que les gens se sont déterminés se sont détournés des autres religions Pourquoi À cause de la corruption que les gens ils ont remarqué dans Ahlul Kitab, les religions des gens du livre. Réponse typique que les gens vous donnent. Et moi je vous donne ici Introduction typique pour faire la dawa à quelqu'un qui est un non musulman, surtout quelqu'un qui, comme la plupart des gens, ne pratique pas la religion. Point ici critique qui va choquer la personne et surtout si vous connaissez la personne, la personne va être intéressée à avoir un débat avec moi. Les gens souvent vont vous dire, comme ça les gens vont dire, moi j'aime pas la religion. La religion, comme quelqu'un m'a dit juste il y a de cela une semaine, il y avait des portes ouvertes à la mosquée, introduction typique. Il a dit moi je suis venu ici pour découvrir les musulmans et tout. Religion. Is money and power. là tu vas leur dire quelque chose qui va les choquer tu vas leur dire dans le Coran ça ne parle que de ça ça ne parle que du mal des personnes qui ont utilisé la religion pour le pouvoir et pour, pour l'argent ça ne parle que du mal de eux et que c'est parmi les pires personnes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et auprès de Dieu Fowilul till de som skriver i boken med sina händer, och sedan säger de att detta är från Allah och de ska betala en liten summa. Och, okej, vi har fått en del av det här. Vi har fått en del av det här. Och vi har fått en del av det här. Och vi har fått l'islam c'est pas comme les autres religions il y a une grande différence l'islam c'est venu pour rétablir la vraie religion d'Allah justement en prenant les distances et en s'éloignant de ce que les êtres humains ils ont détruit du message divin c'est pour ça que les gens n'aiment pas la religion aujourd'hui parce que les gens incluant les musulmans sans le savoir, les gens pensent que la religion c'est une question de personnes qui se font de l'argent, qui cherchent le pouvoir et c'est vrai c'est vrai, incluant et notre umma, notre nation à nous n'est pas une exception en passant c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi les pires épic... hypocrites c'est qui Qura, les savants du Coran pas tous les savants mais parmi les pires hypocrites il va y avoir des savants du Coran dans le hadith authentique c'est pas les savants du Coran qui sont des hypocrites ça. mais il dit parmi les hypocrites Va avoir une grande majorité de personnes qui connaissent le Coran. Pourquoi? Parce qu'ils vont connaître le Coran et après ça ils veulent l'utiliser pour leur propre avantage. Mais la dif... donc ça, ça existe même dans la Ummah du Prophète sallallahu wasallam. La différence c'est quoi? C'est que ces personnes-là ne peuvent jamais changer notre religion, comme c'est arrivé avec les religions antérieures, parce que la religion du Prophète Muhammad sallallahu wa wasallam, Allah Il a dit c'est moi qui vais la protéger. Ce n'est pas les êtres humains. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِكَرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Les messages avant cela, Allah a laissé le soin à leur communauté de les préserver. بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ كِتَابِ wa kanu عَلَيْهِ Shuhada, en tant qu'êtres humains, ils n'ont pas été capables de protéger, de préserver leur religion. Taïb, on va s'arrêter sur ce point, Inch'Allah, et on va terminer la prochaine fois avec ce qui nous reste de... التوبة والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إلي